Avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be Krefel. La direction d'énergie a pris quelques congés mérités sous les tropiques. Faudrait quand même que quelqu'un les appelle pour les prévenir que c'est du grand n'importe quoi le matin. Vous êtes sûr qu'ils ont validé ce duo de branquignoles 6h-10h, heures, heures, les touristes sur Énergie. Nous sommes à la radio, ce que scratte l'écureuil est à l'âge de glace. On court. On oh, j'adore ce film On court après le gland, oui. et... mais on ne l'attrape jamais. <rire> Qu'est-ce que tu veux que je te dise tu cours après les glands toi Héloïse Euh je trouve. Non, je vais pas répondre non. à cette question ce matin. <rire> c'est beaucoup mieux, ne réponds pas à cette question. Euh, ça va Maïlo, t'as passé un bon week-end Ah j'ai passé un super week-end au soleil, et toi Kevin Ouais allez chez un bon week-end oui, au soleil Parce que madame était où Voici, -y, tu peux tout me lancer Dans les Vosges. Madame était dans les Vosges tu sais, voilà. tu sais où c'est Tu euh, sais où c'est Oui je sais où c'est, c'est en France. Après ah ouais. euh, me demande pas plus. Mais euh, pendant ce temps-là, moi j'étais à Liège donc tu vois, euh, J'ai un peu de l'âne sur toi. Bah oui, mais écoute. Euh, Madame la Bobo qui va dans les Vosges le week-end. C'est beau tu sais, ça. Non, mais tu sais où c'est les Vosges. C'est vraiment sympa. C'est juste en fait en centre ta Liège, tu connais bien. Ouais. Là, tu descends. Ouais, c'est dans ça. la Lorraine. Ah non, c'est bien. On en, en reparlera tout à l'heure. Bon, on la laisse s'installer, anne l'eau de la Redac. Premier jour, elle est en retard, c'est bien. Hein, euh, anne -la de la Rédac <rire> Je ne suis pas en retard, je m'installe. Mais ça va, t'as l'air en forme. Mais je suis en super forme, oui. T'as pas pris de mine ce week-end, c'est bien. Oui, j'ai un peu bronzé. Ouais, hein, est il tout. pas mal. Hein. <rire> <rire> bon, et moi, j'ai passé un bon week-end aussi. Merci de me demander, les filles. Hein. Bah, tu nous as dit que t'avais passé un bon week-end. Ouais, ouais. on M'en fais pas, franchement. J'ai pas développé. Moi, j'ai fait un week-end diététique. Ah bon Ouais, j'ai fait euh, vendredi hamburger tard dans le carré à Liège. Ah oui, cuisine. Ouais, samedi c'était le quick et le quick. Euh, hier c'était les pizzas. Ah ouais, d'accord. Ouais, voilà. super diète. Ouais, et aujourd'hui, <rire> je commence déjà avec du chocolat. Mais oh, c'est bien, c'est bien. Tout va bien. Alors mais euh, on va faire du sport, hein oui on va faire du sport puisque cette semaine on vous offre euh, la trottinette électrique et yeah, euh, je croyais que c'était une blague que c'était une vanne mais non cette semaine on vous offre une trottinette mais elle est belle non <rire> je, je la vois mais... de loin là mais c'est pour ça il faut qu'on précise c'est pas la trottinette tu sais la, la version euh, pour les enfants c'est une trottinette euh, pour adultes valeur 900 euros quand même c'est de la trottinette de ah, compétition la... ah oui c'est de la bonne trottinette ouais, ouais tu peux euh, à mon avis tu peux aller faire des courses de moto avec <rire> tu vois je sais pas. alors elle va jusqu'à 32 km heure donc euh, ne filez pas la trottinette à mamie c'est ah, dangereux oui, pourrait faire des accidents il euh, y qui fait jusqu'à 28 km Ah oui mais c'est bien alors On ne peut pas que trottiner à la main Et c'est quoi, elle enfin, est tout pique. terrain aussi ou euh... Bon écoute, euh, non, là, petites roues, elle a des petits trous, elle a l'air sympa, ouais. je veux dire, pour aller bosser, si vous bossez pas loin de chez vous, ça, ça peut être bien. Bon, on vous explique tout à l'heure comment gagner euh, la trottinette, et puis ce matin, on va parler de plein de choses, Vous filer plein de cadeaux, mais si vous voulez tout savoir, bah une seule chose à faire, vous restez avec nous, c'est les touristes sur énergie, on est là pendant que le réveil du roi est en off durant tout cet été, et puis il y a des hits, évidemment, Maroon 5, c'est pour la suite sur énergie, et puis là c'est Amir, bienvenue dès 6h03. Tous les matins, pendant les vacances...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 48 heures D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient fêlé et on finit solo regarde à toi Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag regarde à toi Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote regarde à toi, si tu t'aimes Il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix Voulez-vous, voulez-vous des sentiments tomber du camion L'offrez la demande pour uniquer seule loi Regarde à toi Les gens connaissent déjà les dangers, moi j'ai gardé mon ticket s'il le faut, je vais les changer, moi à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi Regarde à toi Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. m'écouter soprano pour la suite donc euh, bah, ce qu'on va faire on va s'écouter soprano voilà okay, d'accord j'ai décidé c'est comme ça c'est comme ça il y aura des ronds aussi c'est la cédéite c'est les touristes c'est énergie bienvenue merci d'écouter énergie euh, ce matin et euh, ce matin on a de l'actu Eloïse et oui actu importante faut savoir que le 18 juillet 64 il y a un grand incendie à Rome tu savais ça euh, j'ai entendu parler vaguement non en fait ouais, non non j'ai jamais le... entendu parler de ça ouais, c'était sous le règne de l'empereur Néron, et ah. voilà, je vais te donner une autre info aussi importante, c'est que c'est l'anniversaire de Nelson, Nelson Mandela aujourd'hui. Ah oui, bah, lui, lui, je connais parce que Néron, pour moi, <rire> inconnu au bataillon, hein. mais tu sais qu'il y a beaucoup plus important que tout ça. Dis-moi. Beaucoup plus La news à ne pas louper sur Énergie. Il y a cette news à propos euh, d'un professeur qui s'appelle Xi Xiu. Xi Xiu. Je connais pas. Un, un <rire> ah, t'es Alors, Xixiou a intégré un nouveau programme de cours à l'université De quel programme de cours s'agit-il selon toi Maïloïse À l'université où ça Alors c'est au ça de Pékin, c'est pas très loin ah, de Pékin de Pékin Euh, je sais pas, de la nourriture avec des animaux Non, ça aurait pu, mais c'est <rire> pas ça Alors, je t'explique, ce sont des cours de drague Il va enseigner à ses étudiants, donc à l'UNIF, enfin, on parle bien de l'université, comment euh, draguer. Donc euh, il a proposé ça en option. Apparemment, c'était une bonne idée parce qu'il y a déjà 800 inscrits. Alors, cours de drague On est d'accord, tu fais physique quantique, t'as deux mecs avec des boutons qui viennent prendre les cours. Ben oui Tu fais cours de drague, 800 inscrits <rire> C'est les intentions des gens hein, dans la vie. C'est vrai on, que ça peut être pas pareil comme cours on, pour ceux qui sont pas... Ouais. Ouais, bah ça veut dire qu'on veut faire plus de trucs avec Notici. Enfin, je n'ai rien dit. Euh, bon, t'as un, euh, si euh, un conseil de drague affilé, Loïse, toi, si tu devais jouer le professeur Xichou c'est toi, t'as un conseil de drague affilé aux auditeurs, vas-y. Eh ben je dirais aux hommes d'arrêter parfois des gros lourds. Tu vois, parfois... Oh, on y est des, des gros croire. lourds. Parfois, il y en a qui essayent, qui sont là. Allez Exemple, euh, Mets en contexte, gros lourd. qu'est-ce qu'on fait Genre, euh, oui, mademoiselle, vous êtes jolie, tu vois. enfin Yo, mademoiselle, bon. file-moi ton 0-4. Ah, oh, mais ça, mais euh, c'est bon, quoi. Non, je vois bien l'idée, je vois bien l'idée, ok. Alors, les thèmes abordés dans le cours euh, de drague, ici en Chine, euh, comment réagir quand vous prenez un râteau Tu pourras filer ce thème <rire> au mec qui t'a dragué comme ça. Euh, ça m'intéresse d'ailleurs, ça, comment réagir Alors, aux garçons Justement, on y arrive. Il conseille de rester poli et de ne pas poser trop de questions genre interrogatoire. Euh, on veut tout savoir euh, et, et du coup la fille se sent assez mal à l'aise. C'est la grande thématique. Ça aussi, parce que fou Il y a des moments, hein, franchement, on a envie de vous balancer. Ouais. On peut être très lourd. Oui, on peut être très <rire> lourd, c'est vrai. Et nous même quand on prend des râteaux elles nous disent non, on continue, on se dit on sait jamais sur un malentendu. ça peut Ah marcher. bah non, il n'y aura rien <rire>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 Colreuth, votre garantie des meilleurs prix. Je je suis and je please. Climb the highest mountain. Stop until I dropped. Wouldn't take the breaks, breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside, for you it's just another.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 S'écouter de sur l'énergie. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be Elle est en train de se réveiller. On la perd mais on la garde un peu. Voici le flash danne Laurence de Hon. Salut anne Laurence. Bonjour Kevin, bonjour à tous. Le temps se figera ce lundi à midi sur la promenade des Anglais à Nice où 84 personnes ont perdu la vie jeudi. Une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat sera respectée. Alors qu'il est, 85 blessés sont toujours hospitalisés. Le pronostic vital de 18 d'entre eux, dont un enfant, est toujours engagé. Du côté de l'enquête, 7 personnes sont désormais en garde à vue. L'ex-épouse de Mohamed Laouesh Boulel, a, quant à elle, été libérée après 48 heures de garde à vue. Et puis, selon des sources policières, au moins une personne a évoqué un basculement récent vers l'islam radical de Laouesh Boulel. Un homme violent qui n'affichait jusqu'il y a peu aucun intérêt particulier pour la religion. Pour rappel, l'attaque de Nice a été revendiquée par les djihadistes de l'état islamique. Aux états unis trois policiers ont été tués, trois autres blessés hier lors d'une fusillade à bâton rouge en Louisiane. Ce drame se produit dans un contexte de très fortes tensions raciales dans la capitale de Louisiane qui a été le théâtre de nombreuses manifestations contre les violences policières suite à la mort d'un jeune noir début juillet. En Turquie, un nouveau bilan officiel fait état de plus de 290 tués pendant la tentative de Putsch. Des affrontements ont eu lieu hier soir entre les forces de sécurité turques et des soldats putschistes sur une base aérienne du centre du pays. Les autorités turques multiplient les coups de filet dans les rangs de l'armée et de la justice. Suite à la tentative du coup d'État, environ 6000 personnes sont toujours en garde à vue. Enfin en sport cyclisme, la 16e étape du Tour de France arrive en Suisse ce lundi. Pour la première fois, le tour rend visite à Berne, la capitale fédérale suisse, au terme d'une étape longue de 209 km. Et les coureurs démarreront un peu avant 13h de Moiran en montagne dans le Jura. Là, ça y est, hein, on l'espérait, on n'y croyait eh plus. Oui, ouais, ouais, Il oui. est là, le soleil oui, est de retour. Anne-Laurence, est-ce qu'on a de bonnes nouvelles Est-ce que ça va durer Ouais, ça va durer hein. un temps soleillé aujourd'hui Même si quelques cumulus de beau temps se formeront dans l'intérieur du pays Il fera chaud aussi avec des températures qui atteindront 27 degrés par endroit Des cumulus de beau temps Des cumulus de beau temps, tout va bien quoi <rire> Ah, quand les cumulus de beau temps sont là, moi, je passe une bonne journée <rire> Tant mieux pour toi Energy, Baby I like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 Côté Adèle sur et elle rigole. Je sais pas, qu'est-ce que t'as Mais non, mais il y a Kevin qui me dit On parle Et c'est là où on parle de quoi Ouais, c'est normal. Hein. Je suis pas trop ce matin. C'est lundi pour elle aussi Oui. C'est lundi. Eh, euh, on, on parlait de notre week-end. Moi, j'ai passé week-end un peu famille, tu sais. Oui. Euh, et, et je m'étais dit que j'allais te le dire parce que euh, c'est un petit truc qui m'a marqué ce week-end. J'ai vu ma filleule. Uh -huh. Et euh, ma filleule, je lui ai promis <rire> qu'on ira ensemble à Péridaïsa. Comme ça, je vous raconte ma vie. Hein. Comme ça, vous savez tout. <rire> euh, et euh, ma filleule m'a dit Oui, on ira te voir. Bah c'est bien alors Ouais ouais mais euh, attends t'as pas la fin de la phrase, elle m'a dit oui parrain, tu es un singe bonobo. <rire> ça d'accord Voilà si vous aussi. Donc, euh, un bonobo. Vos enfants, vos filleules, vos neveux, vos nièces euh, vous disent des trucs comme ça, euh, dites-moi que je suis pas seul hein. 30-18, dites-moi si vous aussi ça vous arrive. Et, euh, Héloïse, on va jouer au shaker mix dans euh, 5 minutes sur énergie. Oui Le shaker mix. Donc, le principe, c'est facile. Tu as ton shaker. J'ai des deux hits énergie. Je l'ai, voilà. oui. Il est, il est pas loin, il est là-bas. Voilà. On va mettre deux hits énergie dans le shaker tout à l'heure. Et, euh, vous allez devoir reconnaître ces deux hits. Si vous les reconnaissez, vous gagnerez ce radio réveil Big Ben. Qui fait comme tous les radio réveils C'est-à-dire qu'il vous réveille à l'heure où vous préférez dormir. Oui. Mais je le vois d'ailleurs. Il, il, il est pas mal, hein. Oui, il est amis. très sympa. Il ouais. est très sympa. On va vous le filer tous les matins de cette semaine. Et il y a un code SMS à envoyer, Héloïse Oui, il faut envoyer énergie au 78. À vous de jouer énergie 78. 1€ le message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 frog S'écouter Gnash sur énergie et elle rentre en place 13 Alors. Mais non, ça ne donne pas Héloïse oh là là. doit jouer avec vous et avec moi au chez Mix mais elle n'était pas là <rire> C'est parti faire quoi là Mais j'étais chercher un truc euh, D'accord. Oh, donc ça, ça veut dire elle était aux toilettes et je <rire> pas vous le dire Ouais, Il y a Julien qui est avec nous euh, ce matin Salut Julien Bonjour tout le monde <rire> Coucou Julien Bon Julien, ça tu vas va bien Ça va, ça va Julien, tu connais le principe du shaker mix euh, Héloïse, un shaker entre les mains Je l'ai Enfin, elle fait semblant En fait, je t'avoue qu'elle a en réalité une bouteille d'eau <rire> Ça fait <rire> beaucoup, rire. Alors, elle va mettre deux hits énergie dans le shaker On va secouer bien fort Et euh, tu vas devoir reconnaître ces deux hits énergie Ok Ok, ah, Julien. concentre-toi bien ouais. Parce que en jeu, qu le cadeau dont tu as toujours rêvé Le super réveil Le radio réveil Big Ben <rire> Et ça, c'est la classe Ça, c'est la classe, Julia Bon, écoute bien on va checker, checker, et puis euh, les deux hits énergie, tu dois les reconnaître. Hein. 3, 2, ah, 1, on y va Julien, super facile ce matin. Est-ce que tu as reconnu les deux hits énergie qu'on vient de mettre dans le shaker Je crois bien que oui, Soprano. Ouais. Et Kenji Girac. Donc tu dis Soprano et Kenji Girac C'est ça Moment de suspense. Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est pas juste Est-ce que c'est presque juste Est-ce que c'est faux On pas. Bon, allez, vas-y, balance Ça va, c'est bon, Julien, c'est gagné Tu gagnes le Radio Réveil. Ben qu'on offre toute cette semaine sur Energy. Tu vas pouvoir te réveiller tous les matins en mode bonne humeur en disant oh, « c'est le radio réveil que Kevin et Héloïse m'ont filé dans les touristes ». Mais il est beau en plus. C'est vrai. Ah bah, merci. <rire> ah, bah écoute, avec plaisir, Julien. Tu reviens quand tu veux chez les touristes et euh, je te souhaite de passer une super journée. <rire> ciao, ciao! bisous! Salut, Julien! Et puis, Héloïse, euh, on oui. bon, commence demain. On offre à nouveau le, le radio. J'allais dire le Shaker Mix, non. On non, offre non. Euh, le radio Réveil Big Ben demain. Vous pouvez déjà envoyer le code euh, énergie par SMS au, au 78. On l'entendait pas bien, hein, Julien. Mais il était un petit peu loin, mais c'est pas ouais, grave. Je sais pas comment ça se fait. Bon, on continue <rire> tout à l'heure, en mode cadeau. On va vous filer des places euh, ce matin pour le parc Astérix. Et ça, c'est au summer jeu qu'on va jouer. Entre 7 et 8 heures. sur Énergie, Vous restez branchés chez les touristes. Et il est 6h49, on s'écoute Nash. Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique sur Énergie.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 C'est l'heure de votre horoscope pour ce lundi 18 juillet. Oui, on commence avec les béliers. Au travail, vous êtes déconcentrés aujourd'hui. Taureau, quelques problèmes de coupe sont à craindre. Les Gémeaux, un climat passionné, attise vos sens en ce début de semaine. Les Cancers, la période s'annonce plus favorable sur le plan financier. Kevin, tu vas arrêter avec tes Les lions, les relations avec vos collègues vous donnent matière à réflexion. Vierge, profitez du présent et des plaisirs qui sont à votre portée. Balance, êtes-vous bien certain que c'est une vie amoureuse équilibrée dont vous avez besoin Scorpion, il y a pas mal de ragots qui circulent autour de vous. Sagittaire, si vous êtes célibataire, vous avez toutes vos chances de rencontrer l'amour aujourd'hui. Capricorne, vos activités vous préoccupent et prend toute votre énergie. <rire> Pour les berceaux, des questions liées au travail vous font perdre beaucoup de temps Et puis, pour les poissons, il est temps de prévoir une petite sortie en amoureux et de raviver la flamme. C'était pas un poisson, ça, hein <rire> eh non, je t'ai réussi à le faire. Complet. L'horoscope a sponsorisé par euh, tous ces animaux ce matin. Ça fait plaisir. Merci, <rire> Héloïse. On se retrouve tout à l'heure. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie.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 sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur crefelt.be Crefelt Allez, c'est l'heure, c'est l'heure de se réveiller courage si vous allez bosser aujourd'hui Coucou tout le monde À 7h, voici le rappel des titres de l'actu du jour avec Anne-Laurence de Rouen. Salut, Kevin y Salut, Kevin. Bonjour à tous. 85 personnes sont toujours hospitalisées en France suite à l'attentat de jeudi à Nice qui a fait 84 victimes. Du côté de l'enquête, 7 personnes sont désormais en garde à vue. Selon des sources policières, au moins une personne a évoqué un basculement récent vers l'islam radical de Mohamed lawesh Boulel, l'homme au volant du camion. Une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat sera respectée ce lundi à midi sur la promenade des Anglais. Aux états unis trois policiers ont été tués, trois autres blessés hier lors d'une fusillade à Bâton Rouge en Louisiane. Ce drame se produit dans un contexte de très forte tension raciale dans la capitale de Louisiane suite à la mort d'un noir début juillet. En Turquie, un nouveau bilan officiel fait état de plus de 290 tués pendant la tentative de putsch. Hier soir, des affrontements ont eu lieu entre les forces de sécurité turques et des soldats putschistes sur une base aérienne du centre du pays. En enfin, forme de sport et de cyclisme, la 16e étape du Tour de France arrive en Suisse ce lundi. Les coureurs démarrent un peu avant 13h de Moiran en montagne dans le Jura. Et ce matin, on a le soleil qui est avec nous, ça c'est la bonne nouvelle pour et commencer oui. la semaine. Ce sera une belle journée effectivement avec du soleil, il fera chaud aussi avec des températures comprises entre 22 et 27 degrés.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 7h2, c'est les touristes sur énergie Bienvenue, euh, Bon réveil courage si vous vous réveillez soit euh, pour aller bosser, vous vous levez tôt, c'est forcément pour aller bosser oh Ouh. ou parce que vous devez aller capturer Pikachu sur Pokémon Go. Oh non, arrêtez avec ce truc. Ah c'est peut-être pour ça. Ah oh non, mais c'est horrible maintenant, il y a tout le monde qui enfin surtout que maintenant l'application est... est valable en Belgique. Donc, tout le monde est sur son téléphone. C'est vrai qu'on peut la télécharger euh, depuis ce week-end en Belgique. Alors, tu sais, il y a quand même un côté positif à ça. C'est que maintenant, Pokémon Go sur Internet, ça représente euh, plus de succès que euh, les sites porno. <rire> c'est ce que je viens de dire. Ça m'a semblé étonnant. Mais euh, mais voilà. Alors, entre autres, aussi un truc, euh, il fallait que j'en parle. Vas-y, dis-moi. Parce que je suis fan, il y a le nouveau H de glace qui sort au ciné. Ah, mais moi aussi, je <rire> suis fan. J'ai lu un article qui m'a fait rire. Alors, le, le teasing de l'article, tu vois, l'accroche la, au-dessus de l'article, oui. c'est l'écureuil est toujours à la poursuite de son gland. Il revient avec toute la <rire> La bande de l'âge de glace et qu'est-ce qui te fait marrer là-dedans Bah c'est wow, le boule voilà ça, <rire> ça que je te dis ah mais oui mais il fallait expliquer hein. non mais c'est sûr que ça je, je vais aller le voir bon ça va maïloïs ce matin moi ça va super bien Kevin je suis en, en pleine forme à ouais, 7h30 ça va là je commence un petit peu à me réveiller on est lundi <rire> toi toi c'est comme ça c'est jour après jour ça commence début de semaine elle a une bonne tête puis le mardi c'est de pire en pire oh, mais arrête non c'est bien c'est toujours vrai vrai quel lundi super ouais, ouais. il y a Anne Lo de la Reda qui est avec nous aussi Anne Lo elle est en pleine forme ce matin je suis un petit peu fatiguée, j'avoue. anne <rire> t'as fait quoi hier soir Qu'est-ce qui s'est passé Ben non, un petit barbecue en famille. C'était très sympa, mais euh, voilà, hein, on se lève tôt. Donc, il euh, faut le temps de se mettre en route, ouais. euh, un petit café, et puis ça va aller. Hein. Barbecue très sympa, trop sympa. Trop sympa. <rire> Trop sympa Bon tout à l'heure On vous file euh, vos places Pour le parc Astérix Et euh, ce matin J'avais envie de parler avec vous Parce que euh, ce week-end Je m'étais promis de me faire Justement euh, Ça vient un peu Dans ce que Hanlo nous dit Je m'étais promis De me faire un week-end euh, Au calme Tu vois relaxer moi regarder des séries <rire> Sur Netflix ouais. Et euh, finalement Il n'y a que ça que j'ai pas fait Je suis sorti et tout ça Bah Donc, oui c'est les... ça Et quoi, tu voulais te faire une série euh, en particulier Oui, je veux me faire une série et justement là j'ai besoin de vous Alors tous ceux qui nous écoutent ce matin, je vais avoir besoin de vos conseils Parce que je sais pas quoi regarder J'ai fait plein de séries ces derniers temps euh, J'ai fait tourner Californication en boucle J'ai fait les 8 saisons, il y en a plus oui. Donc je ne sais plus quoi faire J'ai fait les Big Bang Theory, j'ai fait toutes les saisons, il y en a plus mm -hmm. Donc je ne sais plus quoi faire Là j'ai besoin de vous euh, Envoyez-moi un SMS au 3018 euh, Le 3018, dites-moi les séries que vous me conseillez Est-ce que J'en ai plein moi à te conseiller C'est ouais, pas forcément vrai. des nouvelles, hein, mais. Euh, il y en a des sympas, genre Revenge, tu vois. Euh, Esprit criminel, j'adore, Non, mais ouais, mais ça, non, c'est. Mais quoi les, les, les, séries policières, policières, les séries policières, genre ça. Ça des experts, hein. Alors, ça, je te le dis tout de suite, ce n'est pas pour moi, je ne supporte pas. Pourquoi Mais super je chouette. Sais pas, Mais si Sauf la musique, j'aime bien. Tu, tu, <rire> J'aimerais bien regarder Juste à cause de la musique Mais euh, non non non C'est vrai t'es pas policier hey, Les séries c'était mieux avant quand même C'était ouais, moins t... prise de tête Mais non mais... Tu, tu te rappelles de cette époque là oh oh C'est un vieux truc Ah ça c'était des vraies séries qu'on vois T'as regardé ça toi Ah oui oui. C'est vrai. Je les connaissais tous. Hélène, José, Nicolas, mais donc Christian, les, les feux de l'amour, ça a pas de secret euh, oui. pour toi. Ouais, c'est pas encore la même chose. <rire> les feux de l'amour, on va laisser ça à ma mère. Hein. Mais pour moi Hélène et les garçons c'est la même chose. Ah, parce y cool avec les feux de l'amour, tu peux rater 700 épisodes, tu sais toujours que c'est la guerre entre les Newman et les Abbott et tout ça. Ah tu connais en ouais, plus Évidemment. Que je connais. <rire> <rire> non mais vraiment j'ai besoin de vous ce matin pour mon prochain week-end. Vous allez me faire mon week-end. Vous allez m'envoyer au 3018 toutes les meilleures séries qui sont à regarder pour le moment et on va parler ce matin tiens on veut savoir quelles sont euh, vous les séries que, que vous adorez et euh, pourquoi et euh, on va en parler jusqu'à jusqu'à 10h ce matin voilà Chouette. je viens de le décider ça va être comme ça ce matin et ça va comme ça chez les touristes <rire> on vous offre des places pour le parc astérix c'est dans 10 minutes avec le summer jeu bougez pas en s'écoutant en EPFR il est 7h06 bienvenue Tout l'été les touristes réveillent la Belgique sur énergie Your eyes sur Énergie. Il est 7 h 9 Bon, réveil. c'est les touristes. On est super content d'être avec vous ce matin. Héloïse hey Quoi Je me suis amusée à lire n'importe quoi ce week-end. Mm -hmm. euh, j'ai lu des études, euh, ce que je veux appeler des études à la con, parce que franchement, il <rire> y a des trucs bizarres. Je t'en ai sorti une ou deux, juste pour le plaisir. Oui, Alors, euh, oui. la première, c'est une étude qui a conclu que les chats mordent les humains dépressifs. Ma, euh, redis, j'ai pas compris. Les chats mordent les humains dépressifs. D'accord Donc, ah oui. si vous avez un chat... Et qui vous mord s'il vous mord, soit vous êtes dépressif, soit si vous êtes déprimé, méfiez-vous, parce que votre chaîne est peut-être euh, pas ça, loin. ça sort d'où ton truc euh, Je ne sais pas. <rire> c'est une excellente question. J'ai pas vérifié les sources, ça m'a juste éclaté. J'ai lu le nom. Alors, il y en a une autre aussi. Euh, faire du sport dans l'envie de picoler. Ah oui Et ça, c'est une étude apparemment très sérieuse qui a été faite par l'université de Oklahoma. De l'Oklahoma. C'est où l'Oklahoma, C'est pas comme ça que ça se dit <rire> Si, c'est très bien. C'est comme ça Enfin, <rire> bon, voilà, Arrêtez arrêtons le sport, ça nous rend alcoolique. C'est un problème, hein. il faut qu'on en parle ce matin. Alors, j'ai du sondage aussi, Héloïse. Ouais. Euh, et, et ce chiffre, alors, on, en moyenne, on passe 5 ans de notre vie à le faire. Mais 5 ans. Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant 5 ans anne ah. il faut que tu viennes aider Héloïse. Elle quoi, pas je, suis nulle. je suis nulle pour ça. On, on Les sondages. On ah. passe 5 ans de notre vie à le faire. Manger des frites Non, dormir. Non, dormir. Non, on doit faire beaucoup plus que cinq ans. 5 ans. Euh, 5 ans. Euh... Moi, j'avoue que si j'avais pas la réponse, j'aurais dit cinq ans à attendre Allez. le train. Ah. <rire> euh, donne-nous un indice. Bien que cinq ans à attendre le train en une semaine de grève, il y a moyen. Oui, mais donne-nous un indice, Kevin. <rire> un indice. Euh... Euh... Alors, si je te le donne, ça va donner la réponse. C'est en rapport avec euh... l'informatique. Euh, regardez Facebook. Allez sur Internet. Non, non, non, non, non, c'est pas ça. Euh... Non, c'est plutôt un truc qui nous énerve. Ça nous énerve. Ouais, c'est plutôt. à ah, rebooter notre ordi. Euh, c'est pas rebooter, <rire> mais on n'est pas loin. Voilà, c'est euh, à attendre quand ton ordi rame et euh, qu'il t'affiche euh, les messages d'erreur. 5 ans Ça passe 5 ans. ans de notre vie cinq à faire ça <rire> Non c'est pas possible. À attendre comme qu des quand devant son PC quand il est marqué, euh, veuillez patienter. Ou alors, mais euh, genre en Windows. mode téléchargement et tout ça, quand ouais. tu, tu télécharges une page ou. Euh, aussi. Ouais, voilà, quand ça rame. 5 euh, ans Je peux vous dire que moi je dois être au-delà de la moyenne parce que les PC de la radio, oh là là Mais 5 ans, c'est énorme, Kevin Ouais, c'est énorme, je sais. Mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise non, Alors, Eloise, je suis sûre qu'elle, c'est celle quand elle a un problème sur, sur son PC. Elle tape partout. Bam, bam, bam, bam. J'appuie sur toutes les ça, touches. Ça, ça, me rend, mais dingue, mais complètement dingue. Non, mais il suffit d'attendre. Oui, je sais, je suis pas très gentille. Ou alors tu le redémarres. Oui. Euh, Contrôle, Alt, Delete. Mais parfois, ça fonctionne pas non plus quand tu fais ça. <rire> ça bloque. Alors, t'es là, bon, mais voilà. Ah, écoute, c'est un... pas ta faute. C'est pas ta faute. Si vous voulez coacher Eloise en informatique, euh, <rire> on, a, on a besoin de vous. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie. Ce week-end, vous allez en Ardennes Oh, regarde là-bas Oh, il est beau le chevreuil Oh oui Ou bien dans un bon restaurant mm, mm, il est beau bon, le chevreuil, hein Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et ce jeudi...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 Inscrivez-vous dès maintenant sur energie.be Et faites leur retour Nous avons eu 20 ans pour nous préparer Aujourd'hui, ils se livrent sans conteste ultime pour la de l'humanité Mais eux aussi On ne devrait pas commencer à flipper Oh, si Independence Day Jens. Dès le 20 juillet au cinéma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 On va s'écouter Maître Gims et Sia sur Énergie, les 7h22, vous commencez peut-être un régime aujourd'hui. Elle, croyez-moi, non. non Héloïse est en train de s'affonner mes gâteaux sur gâteau. Mmh, J'ai des petits muffins au chocolat, ouais. ça, ils, sont, ils sont Sinon bons. Toi, ça va quand tu montes sur la balance, non Arrête de m'embêter avec ça pas en panique. Alors, allez, à 7h22, on vous offre du cadeau ce matin. Qu'est-ce qu'on va gagner, Héloïse Et eh bien on gagne 4 places pour le parc Astérique, C'est sympa, non Ouais, c'est sympa. Vous y allez en famille, entre amis, comme vous voulez. Oui. Et alors ça se gagne avec le summer jeu. Aujourd'hui, on nous a installé, Vous le savez, hein, depuis le début de cet été, on a la piscine en studio, on a la plage, les palmiers, euh, on a les palmiers. et on a Kevin. Euh... Euh, je, suis cool, moi, je suis à la cool. Je suis la cool installé sur mon transat. Voilà. Ouais, on est bien. J'ai pas envie de faire euh, de la radio là. Non. Vas-y. Alors avoir... je continue. <rire> Tout... Vous êtes tout seul avec moi, c'est horrible <rire> eh, J'ai envie de voir comment tu te débrouilles, vas-y, vas-y Mais non, mais attends, tu dois sauter avec moi à la piscine, on va et le faire à deux te... quand même je dois... je dois sauter avec toi dans la piscine Mais oui Bon, d'accord, euh, t'es prête Non On y va, on saute dans la piscine du summer jeu Mais il va faire froid Allez, on y va 1 deux... De... Et... Oh ouais mais qu'est-ce que tu fous, Kevin Non, attends Mais bro t'as pas sauté avec moi Ah, parce que moi je voulais utiliser le plongeoir, attends, attends <rire> Hop, hop, hop <rire> Ouais c'était presque un plein hein. Ah, Attends je fais la brasse Ah je suis trop bon nageur Moi. Bon. Ouais c'est ça Tu, tu m'avais attendu au bar avec le cocktail et tout ouais, C'est parfait, bon bah voilà on vous explique On est là installé oui. sur euh, la plage Du summer on nous l'a installé En studio, on est euh, au pool bar Il y a un beau gosse au long alors. Et voilà Y ah, euh... Il y a une star Énergie, Il y a une star énergie Il y a une star qui est en train de squatter un des transats Et comme tous les matins, on va vous proposer de, de trouver qui est cette star oui. Et Ce matin, on vous dit déjà que c'est un acteur Mais après, Héloïse a trois indices pour vous Héloïse, quels sont les indices pour retrouver la star qui squatte chez nous ce matin Alors, premier indice, c'est le loup de Wall Street Le loup, le loup, le loup wow. Non, c'est pas ça Non, c'est pas ça, mais bon. Deuxième indice, il a été révélé dans Titanic. Et troisième indice, il a enfin été récompensé à la dernière cérémonie des Oscars. Alors, qui est cette star Super simple. Qui est la star du Summer Jeu ce matin sur Energy Je suis d'accord avec toi, c'est super simple, donc on va vous défiler ces places pour le parc Astérix. Si vous voulez participer, si vous avez reconnu cette star, vous envoyez le code... <rire> vous envoyez le code Astérix. Ah, oh, les allez, ah, ouais, ouais, arrête, arrête de manger des gâteaux aussi, Astérix au 78. Bon, vous voulez C'est normal, hein. Normal. Astérix, 78. un euro le message. Je vous ça je avec vous dans un instant. 6h10h. Les touristes avec Kevin et Héloïse sur Énergie. Tu m'as demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé.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 Bonjour à tous, l'enquête progresse en France pour cerner les éventuelles complicités de l'auteur de l'attentat de Nice qui a planifié son attaque le jour de la fête nationale. Cette personne se trouve actuellement en garde à vue selon des sources policières Au moins Une personne a évoqué en garde à vue un basculement récent vers l'islam radical de Mohamed Lawej Boulel, le conducteur du camion assassin. Le bilan de 84 morts dont 10 mineurs pourraient encore s'alourdir. Le pronostic vital de 18 blessés dont un enfant est toujours engagé. Au total, 85 personnes restent hospitalisées. Ce midi, au troisième jour de deuil national en France, une minute de silence sera respectée sur la promenade des Anglais en hommage aux victimes. Par ailleurs, un nouveau conseil de défense et de sécurité est prévu ce lundi. Aux états unis le tueur présumé de trois policiers en Louisiane a été identifié par plusieurs médias américains comme étant un jeune homme noir de 29 ans. On ignore toujours les motivations du tueur. Pour rappel, trois policiers ont été tués et trois autres blessés lors d'une fusillade d'un bâton rouge. En Turquie, la tentative avortée de coup d'État a fait au moins 290 morts selon un nouveau bilan du ministère des Affaires étrangères. Le régime turc a réagi avec force à la tentative de coup d'État. Il a multiplié les coups de filet dans les rangs de l'armée et de la justice. Le nombre d'arrestations a grimpé à 6000. Enfin, on termine avec du sport et du cyclisme. La 16 e étape du Tour de France reliera Moirant en montagne dans le Jura, à Berne en Suisse. Un parcours de 200. Est-ce que tu aurais pas une petite voix ce matin Une petite voix Les infos de Mark Simpson sur Energia. Arrête <rire> Mais pas tout à moi, mais... C'est un peu ça, en est fait. Bon, ça. bon, et ce qui est cool aujourd'hui, c'est qu'on nous ouais. annonce du soleil. Une belle journée chaude et ensoleillée. Le mercure oscillera entre 22 et 27 degrés. Les... C'est la merguez <rire> Merguez, parti <rire> Quand il y a de la braise... C'est quoi ce truc Tu connais pas la Merguez Guesmartie euh, Non Oh tu déconnes C'est un truc de liéjoie ça non Ça c'est toute notre enfance Energy What I would do To take away This fear of being loved Allegiance to the pain Now I fucked up And I miss you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 Can't you see 37, on va s'écouter de cheat codes sur Allergie ce matin. On l'accueille avec nous sur antenne, c'est Laurence, applaudissements pour Laurence oui salut, salut Laurence à tous. Salut Kevin, salut Éloïse. Oh, entrée de star pour Laurence oui. Oh yeah Please welcome Laurence Merci oh, yeah. à vous hey, Laurence, ça c'est pas un accueil en radio Oui On n'est ouais. pas les meilleurs On n'est pas l'émission la plus forte du monde Si oui, clair. Ah. ah mais j'espère bien wow. Il était temps, applaudissements pour nous aussi ouais oh ça, ça, Arrête, ça fait un peu bizarre ça quand Et même. attends Laurence, tu m'as pas encore <rire> vu en maillot Tu m'as pas encore vu en maillot. Laurence Tu vas oui, plonger oui. avec nous dans la piscine du summer jeu. Est-ce que tu as mis ton bikini Oui bien sûr Eh pas mal Laurence en bikini, hein ouais, ouais, pas mal. Mal. Bon bah, Bon bon Laurence Je compte jusqu'à 3, tu sautes avec nous dans la piscine. 1, 2, 3. Oui oui <rire> Hé hey, Laurence, toi quand tu sautes dans la piscine, ça déconne pas. Hein ah oui, non, non. Alors, Laurence, c'est celle qui, quand elle saute dans la piscine, tous les gens autour chez les transettes font Oh putain, encore elle. No. Non, mais non. <rire> Bon Laurence Tu sais qu'on cherche Qui est la star énergie Qui squatte Un de nos transats Déjà il squatte comme ça Il a rien demandé à personne hein. On va on va rien dire Parce que c'est une star On va te filer les trois indices Et puis après tu me donnes Ta proposition Écoute bien les indices d'Héloïse. Alors oui. c'est le loup de Wall Street Il a été révélé dans Titanic Et il a enfin été récompensé à la dernière cérémonie des Oscars Avant que Laurence donne sa réponse J'aimerais dire à la fin de Titanic Scandale hein. Pourquoi bah Parce que l'autre Elle lui aurait bien laissé Un peu de place Sur euh, cette vieille porte en bois là. Ça vrai. Au lieu de le laisser couler C'est vrai que chaque fois je le regarde, je dis mais bon allez, laisse le un peu de place Elle passe deux heures de film à tout faire pour qu'elle soit bien et elle elle le laisse comme ça, ouais c'est bon, vas-y. Euh, bon, Laurence ta proposition. Alors c'est le beau Leonardo DiCaprio Mais oui. est trop beau Leonardo cool <rire> ah Bon bah grâce au beau Leonardo DiCaprio Laurence, tu pars direction le parc Astérix. Tu vas y aller à 4 places, donc tu emmènes qui tu veux. Génial. Tu vrai, vas aller avec qui Tu vas aller avec qui, Laurence Avec mon chéri et, euh, et quelques amis. Ah, oh, chouette. Et ton voilà. chéri, euh, c'est un peu dans le genre Leonardo DiCaprio Il est un peu dans le même style Oui, oui, un peu dans le même style. Ah, ouais. Jack, Jack sauve-moi. <rire> ouais, c'est ça. Love you. Et tu vas le laisser couler à la fin <rire> Non, non, je le garde, je le garde Ah d'accord, fais gaffe parce qu'il y a des attractions d'eau hein Au Parc parc. Au oui, euh, oui, je sais, je sais, mais non, bon, je, le garde, je le garde, je le garde Bah écoute Laurence, tu reviens sur Énergie quand tu veux On te fait gros bisous merci d'être passé chez Les Touristes ce matin Gros bisou, <rire> merci beaucoup, Bye. à bientôt 6h-10h Les Touristes Avec Kevin et Héloïse Sur Énergie.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 It's music only oh. sex mm. That was unbelievable I what do it it I'll I'll you you like a cannibal like cinnamon Tell me all your dreams in darkest fantasy oh. Let's talk about sex, baby Let's talk about you and me Let's talk about Sex. On va s'écouter Sacha sur énergie, 7h45. Alors, Anne-Laurence me note un numéro, un papier. Vous savez pourquoi? Non, mais c'est parce qu'on devait avoir Vincent avec nous par téléphone, et, et, et puis Vincent a raccroché. Donc, mais euh, voilà. À voir, mais... Solidarité, quoi. Hein. Alors, on vous explique. Tout ce qui se passe en live, c'est-à-dire que là, Eloïse me passe le numéro c'est le deuxième. Ah mais nous lou l'avait fait en attendez, attendez, attendez. Moi, je, je le fais en live, <rire> comme ça vous vivez euh, tout ce qui se passe en mais studio. Mais pourquoi il a raccroché Vincent aussi Je il sais était... ouais. J'espère que je me suis pas trompé de numéro, sinon on va tomber sur euh, Mamie Jacqueline qui va décrocher. <rire> et, euh, et, et ça va être embêtant. Ah, attention, est-ce que Vincent va décrocher Gros Suspense ce matin à la radio euh... C'est quoi cette voix hey, Je vais animer toute l'émission de ça maintenant, Allo Vincent eh, Pendant ce temps-là je peux vous donner une news super intéressante. Ce ah, <rire> qui est tombé aujourd'hui, c'est euh, les kangourous sont souvent euh, gauchers Ah bon ouais, Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. C'est hyper intéressant comme news. Bah je crois que Vincent va pas décrocher. Oh ah, non Vincent, ah. qu'est-ce qu'il a fait Tu viens, Oh là là On, viens On va lui laisser un message On va lui laisser un message. Salut Vincent Vincent c'est très mal de raccrocher quand la radio t'appelle Oh là là, on allait t'offrir l'euro million Ouais c'est foutu Je suis hein, déçu, bon, c'est pas très grave dit. Bon bah voilà, on vous explique hein. On vous explique tout ce qui se passe Parce que Vincent devait parler avec nous des séries qu'on regarde et euh, qu'on adore et Il voulait nous parler de Breaking Bad et de Dexter Du coup on le fera pas Mais moi je voilà. connais pas ces deux, ces deux séries, je sais pas t'en dire plus Alors euh, moi j'ai vu Breaking Bad, j'aime bien Oui euh, Dexter j'ai pas encore vu Ah ouais. ouais mais es plus série de filles ou de mecs, toi Parce qu'il y a toi, des trucs un peu en mode aventure. Ou... Qu'est-ce que t'essayes de me dire Mais non, parce que moi, tu vois, il y a genre Gossip Girl que t'as vu, ça Ouais, mais non, ça, non. Non, non c'est trop non, fille. Non, <rire> ouais, non, mais vraiment pas. Non, moi, dans mon top des séries, je disais tout à l'heure, il y a euh, Californication, c'est la série que j'ai adorée par-dessus toutes les autres. Oui Il euh, y a eu Big Bang Theory parce que je suis encore un grand ado. Et parce qu'il y a une blonde avec. Enfin, euh, bon, voilà. Mm -hmm. et, euh, et, et puis, c'est tout. Pour et long. Revenge, t'as pas vu ça, euh, Revenge, j'ai vu un peu, j'ai pas accroché. C'est vrai, mais il faut, il faut faire. Euh... Euh, deux, trois épisodes. Mais franchement, eu, ça chouette. J'ai eu ma période Netflix où j'ai fait euh, Orange is the New Black. Oui vraiment euh, j'ai bien aimé, aimé. j'ai bien aimé et euh, donc ce matin bah pourquoi on, on arrive à parler de ces séries parce qu'on a besoin de vous je vous le disais vous allez me faire mon prochain week-end prochain week-end je fais un week-end série j'ai besoin de vos séries dites-moi ce que je dois regarder si vraiment je dois faire un énorme week-end je te donne un exemple encore je n'ai pas vu Game of Thrones tout le monde parle de Game of Thrones eh ben moi non plus je l'ai pas vu voilà, et bah, chaque est... fois quoi tu l'as pas vu <rire> <ai> vu alors <rire> si vous voulez nous conseiller des séries aussi bien à Héloïse qu'à moi bah c'est facile vous envoyez un SMS 30 18 et on en parle faites pas comme Décrochez le téléphone, hein. oui, plus oh là là. Ouais, de quoi, pas nous prendre pour des cons, hein. <rire> et ça va se passer comme ça avant bon, 30-18. Et puis tu euh, sur Facebook, Eloïse, la page énergie belgique. On peut te contacter par message. Je regarde tout sur Facebook. Voilà, elle est connectée à vous de jouer 6h10 h Les touristes sur énergie avec Kevin et Héloïse. On va s'écouter David Guetta avec Zara Larson sur Energy. On a du cadeau ce matin. On vous offre la trottinette La trottinette X. X. Je dis n'importe quoi. Oh S-X-T-H-800. C'est -ce un exercice, hein Vous savez quoi ce qu'on va faire Je vous offre le... Eloïse. <rire> Je vous l'envoie, on l'emballe dans un paquet. TNT passe la prendre, il la dépose chez vous et je veux jamais plus entendre parler de ça. Il faut une grande boîte quand même. Hein <rire> ouais, ça quoi. Gros <rire> volume pour le colis. Non, et c'est la trottinette qu'on vous offre, euh, Oui, la, la SXT H800. On croirait un nom d'avion, mais c'est une trottinette. Demain, je vais en trottinette. C'est vrai Ouais, demain, je vais Liège-Bruxelles en trottinette. Je pars ce soir à 18h, j'arrive demain 6h. Oui, parce que tu dois quand même. Bon, il y a quand même une vitesse maximum de 32 km/h. Et, <rire> et une autonomie de, je ne sais plus, 28 km. Donc ouais, tu vas voilà, devoir faire des ça. pauses, hein. C'est un un petit peu compliqué. Non, ouais, franchement, elle est super. Alors, on précise, c'est pas la petite trottinette pour les enfants. C'est vraiment la, la chouette trottinette. Euh, vous pouvez euh, faire plein de choses avec. Si vous voulez la gagner ce matin. Ah ben oui c'est simple, il faut envoyer le code énergie au 78. C'est un euro le message énergie 78, avant 10h on vous appelle, on vous file la trottinette, vous allez pouvoir vous balader à la trottinette. Mais c'est bien, c'est écologique en plus comme, euh, comme trottinette, en vrai. plus ça fait parfois un gain de temps si tu prends les transports en commun entre deux trucs, euh, enfin entre deux stations ou deux bus, ça peut être sympa. Oui c'est vrai, c'est super pratique. Voilà, à vous de jouer, énergie 78 on vous l'offre tout à l'heure. Les touristes sur énergie.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 Go Charlie xx dans un instant sur énergie Juste avant, là, c'est votre horoscope pour ce lundi 18 juillet. Quoi ça, 18 juillet Ouais, c'est. <rire> voilà, le, le mot n'est pas sorti comme c'était prévu à la base, mais euh, tu as tout compris. Et en commençant avec les béliers au travail, vous êtes déconcentré aujourd'hui Taureau. Quelques problèmes de couple sont à craindre. Gémeaux un climat passionné attise vos sens en ce début de semaine. Cancer la période s'annonce plus favorable sur le plan financier.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 de XXL sur Crefell.be Commandez en ligne, livraison possible chez vous deux heures après. Crefell prix, Merci d'avoir choisi Energy pour vous avis ce matin c'est les touristes. It's 8 o'clock il est 8 heures <rire> Yes, she speak English. Et là, c'est le <rire> rappel des titres de l'actu avec Anne Laurence devant. Salut, Anne-Laure.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 Tous les matins, 6h-10h, les touristes sur l'Energie. Bienvenue, il est 8h03, c'est lundi. Lundi, euh, jamais facile, euh, si la semaine commence un peu compliquée pour vous, dites-vous que ce sera toujours mieux pour cet Allemand euh, qui a été kidnappé pour son enterrement de vie de jeune homme. Ah bon Persuadé que c'était ses potes sauf que non. Oh non <rire> il a vraiment été kidnappé. Du et coup la, la police euh, bah, la police a été sur le coup et euh, on l'a retrouvé. Donc voilà, il a été libéré, tout va bien mais euh, voilà, <rire> le, le truc où tu te dis ah c'est drôle et puis en fait euh, en fait non. Ça va ma Héloïse Oui, ça va bien mais j'ai plus de café là. Ah d'accord, tu me le dis pourquoi Kevin, okay, vas-y. Ouais, c'est ça ouais. <rire> non. On, non. Non? Allez, tu l'as fait la semaine passée, non non, non, non, non, non, non, non, non. Ah. Par contre, ce que, tu, ce que je te propose, je vais y arriver, c'est que toi, tu es en chercher, tu m'en ramènes, tout ça, et euh, ça va être bien. Mais moi, je veux bien. D'accord, on va faire ça dans, <rire> dans une minute. Alors, tout à l'heure, on va retrouver Lohan. Euh, Lohan qui fait des défis tout cet été. Hein. Vous savez qu'on l'envoie faire le tour de toutes les villes belges. Lohan, aujourd'hui, est à Virton Oui. Et euh, ça se passe place euh, machin, bateau. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. On va retrouver Lohan dans 5 minutes. Si vous êtes du côté de Virton, c'est sur vous qu'on compte ce matin. C'est vous qui allez aider Lohan à réaliser plein de défis, défis qu'on est en train de lui préparer. Comment on appelle les gens de Virton Les Virtonais Les Virtonais Je crois. Bon, si on se dites-le nous, 30 dix c'est un peu n'importe quoi, et euh, on verra tout à l'heure. Bon, il y a Anne-Laure de la Reda qui est avec nous aussi ce matin, coucou, coucou ma anne Coucou Elle, elle est très ouais, brillante. les amis, bah oui, hein. je commence à me réveiller là, eh, ce va mieux. Ouais. Tu est là en intérim, toi aussi, tout comme nous Oui, tout à fait Tu restes combien de temps avec nous 15 jours 15 jours, bah il faut pas oui. plus Auré de la Reda qui est partie en vacances, elle a bien raison Oui, c'est ça, elle profite bien, il ne faut, faut pas plus que 15 jours, anne -lou. Pourquoi Parce que sinon, tu vas tomber amoureuse de moi euh, Ça je pense pas non. <rire> ça, je pense Pourtant j'ai préparé plein de trucs pour t'emballer, regarde ah, oui, Est-ce que même. là, on n'est pas au bord du romantisme Ah oui, Ça c'est du lourd Est-ce que là, t'es pas sur le point de céder wow. <rire> Imagine, on est fin de soirée ouais, okay. Comme ça, on a bu quelques verres Je te ramène et puis je te mets cette musique Je dois imaginer eh oh Je vous dérange pas là ah, mais pardon C'est vrai que t'étais là Ouais, ouais c'est vrai, pardon, désolé. Un peu jalouse, hein. Non mais au secours Tous les matins. Pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie. Turn me on. C'est écouter Kungs sur Energy. C'est la suite des hits. Bon réveil. Courage. Hein. Si vous venez d'ouvrir les yeux, pour certains, c'est les vacances. Mais profitez bien. Pour les autres, c'est le boulot. Et là, on accueille Monsieur Défi, Monsieur le Larbin pour nous, tout l'été. C'est Lohan qui est, est avec nous. Bonjour, Lohan. Ah, je je, je n'ai plus mon jingle. Ah ouais, je jingle de Lohan. Jingle de Lohan. Attends, ça va. Oh, oh. L'envoyé pas spécial <rire> sur Energy. Ça va, t'es content? Ah bah oh voilà. Voilà, on, démarre semaine, on démarre bien la semaine comme ça Ouais j'espère bien, ça va Le mec il, il est devenu exigeant hein, Là, Maintenant qu'il va voir les gens, ça fait un peu la star tout ça euh, voilà, le... <rire> Loan, t'as passé un beau week-end Oui super, et vous comment ça va les touristes Nous ça va super bien Moi ouais, ça va, je dois supporter euh, Héloïse <rire> et Moi je supporte comment les autres là, Comment la Euh moi Loan, aujourd'hui Tu es à Virton, est-ce que t'es sur place Oui je suis là, je suis sur place euh, Et je suis donc place Nestor Ou devant un ce qu'on pourrait appeler un genre de temple comme ça, très très beau, au milieu de la place Donc je suis juste, euh, juste au milieu et j'attends les auditeurs d'énergie pour pouvoir réaliser les défis de lundi. T'as une petite voix, Lohan. Qu'est-ce que ça fait ce week-end? Je t'avoue que je suis un peu, un peu malade. Ah, t'es un peu malade. Alors, là il nous a dit, matin, il a dit, j'ai un petit peu mal au ventre. Alors, non, pour ton défi. Je remercie la personne de la commune de Virton qui m'a indiqué où se trouvaient les toilettes. Ah, euh, c'est gentil. Donc, euh, pour ouais, ton ça, défi, là. tu vas devoir trouver des caticabines. <rire> bon, euh, Lohan, aujourd'hui, on explique aux auditeurs. Donc, tu es à Virton. Euh, Tout, ce, tout cet été, on t'envoie tous les jours dans une ville belge et aujourd'hui tu es à Virton. Les auditeurs peuvent te rejoindre. Pourquoi Parce qu'on va te filer des défis et c'est eux qui vont t'aider à les réaliser. Alors on a trois défis pour toi, Lohan. Est-ce que tu es prêt à les entendre Euh, non, mais vas-y. <rire> bon, euh, Héloïse, Alors, on laisse commencer. C'est ton Premier idée. objet, un ton. Bah ouais, Vireton. Ah oui, du ton quoi du, ouais, ton, euh... du ton, voilà, du ton, ou un ton enfin, Est-ce que, est tu... que, est que, est que ça marche aussi si j'amène euh, une, une moche Non pas très, très belle, voilà. non, non, non, non, non, pas. non, non, non, on n'est pas <rire> comme ça ce matin Toutes les femmes sont belles, c'est Non, sinon, sinon je me serais fait un selfie tu sais. ouais. <rire> Facile, bon Lohan, deuxième défi Tu vas devoir trouver une boulangerie Parce que ce que je vais te demander, ouais. c'est de remplacer La boulangère et de vendre bah, de, de faire le vendeur à la boulangerie <rire> Pendant une interne. puisque je sais que as squatté les boulangeries La semaine dernière pour aller te faire plaisir à ouais. des petits déchets gratos Cette semaine, on va un peu te faire Servir le petit-déj aux auditeurs. Bon, ben par parfait, je vais vendre mes coupes. Ouais. Et <rire> hey, C'est pas fini, Lohan. Et c'est pas tout. Alors, tu vas devoir essayer de trouver le monsieur le bourgmestre ouais. ma ou madame, en fait, parce que je n'ai pas été vérifié. Lui prendre son écharpe, aller à l'hôtel de ville et faire comme une princesse, tu vois, au petit ah du balcon. Oui, je d'accord, donc je vais me la jouer en mode mère, quoi. Ouais, <rire> on va voir Lohan au balcon aujourd'hui, donc si vous êtes à Virtan, si vous voulez voir ça, il faut foncer. Lohan, rappelle-moi <rire> la place où tu es là en ce moment, où on peut te rejoindre. Place, Nestor ou terre Et si vous pensez pouvoir réaliser les défis avec moi Ou en tout cas m'aider, ce serait super cool Et vous savez quoi Allez, la première personne qui me rejoint Je lui offre du cadeau énergie Ouais, t'as du cadeau avec toi, donc voilà, cadeau que vous pouvez choper avec Lohan aujourd'hui Allez, il y a des voitures autour de toi, j'imagine Ça passe autour de cette place, il y a du monde Non, autour de cette place, pas grand chose Mais si je fais 10 mètres, juste à côté, il y a il une grande rue D'accord, donc si vous voyez Lohan avec son petit micro avec oui, t'as tes fringues énergie Euh, non. Bah non parce que je fais exprès de le demander parce que Loan, oui, non, a oui. ses fringues. Bravo Lohan Non mais c'est vrai, en plus il faut savoir hier Julien parce qu'il faut savoir que Kevin n'habite pas très loin chez moi, je dis est-ce que tu as la veste énergie Il me dit non. Et il me dit est-ce que tu as la tienne Je lui dis non. Je lui dis bah moi bon, écoute on va faire on va faire avec. J'ai une question quand même, je suis curieuse. C'est quoi voilà. les cadeaux que t'as à offrir Loan Les cadeaux que j'ai à offrir c'est des c'est une serviette de plage énergie pour la plage, effectivement, c'est ça que ça s'appelle comme ça. Et puis euh, des compiles, tout ça. Non franchement c'est pas mal et pour la première personne qui me qui me rejoins, je lui offre ça. Ok, ça marche. Rejoignez Lohan, on est à Virton ce matin. Tu as jusqu'à 10h pour réaliser tes défis. Bonne chance. À toutes les touristes. Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique. Sur énergie. Faites leur retour. Nous avons eu 20 ans pour nous préparer. Aujourd'hui, ce livre sans conteste ultime pour de pas de l'humanité. Mais eux aussi. On ne devrait pas commencer à flipper euh, euh, si. Independence Day Jans. dès le 20 juillet au cinéma. Vous vivez pour la danse non. Le concours Énergie Dance Crew est de retour. À l'occasion de la sortie de la série Netflix The Get Down, devenez les danseurs officiels d'Énergie. Envoyez-nous une vidéo d'une minute trente avec votre meilleure chorégraphie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 Enrique Iglesias, y Imani. Imani et Amir. Energy Party X 2016, en vente sur energy.be et partout en Belgique. It's music only. Essayez alors de s'informer, voici le flash d'Anne-Laurence de Roux. Salut Anne-Laurence Bonjour Kevin et Louise. bonjour à tous. Plusieurs milliers de Turcs sont à nouveau descendus dans les rues la nuit dernière afin de protester contre la tentative de coup d'État militaire qui a fait vaciller le pouvoir du président Erdogan. Selon un dernier bilan officiel, au moins 290 personnes ont été tuées pendant cette tentative de coup d'État. 6000 personnes sont toujours en garde à vue. Nouvelle fusillade contre des policiers aux états unis Trois policiers ont été tués et trois autres blessés à Bâton Rouge en Louisiane. Deux d'entre eux sont dans un état critique. L'un des tireurs est mort et deux autres pourraient être en fuite. Ce drame se produit dans un contexte de très fortes tensions raciales dans la capitale de Louisiane. Bâton Rouge a en effet été le théâtre de nombreuses manifestations contre les violences policières après la mort d'un jeune noir abattu par un policier. C'était début juillet. En France, l'enquête progresse pour cerner les éventuelles complicités de l'auteur de l'attentat de Nice, Mohamed Laouège Boulel. Cette personne se trouve actuellement en garde à vue. Selon des sources policières, lors de ces gardes à vue, au moins une personne a évoqué un basculement récent vers l'islam radical du tueur. Le bilan de 84 morts pourrait encore s'alourdir. Le pronostic vital de 18 blessés est toujours engagé. Au total, 85 personnes restent hospitalisées. Et puis ce midi, au troisième jour de deuil national, une minute de silence sera respectée en France sur la promenade des Anglais. En aux victimes. Chez nous, grosse frayeur à la foire du midi. Hier soir, une nacelle s'est détachée de sa plateforme au sein de l'attraction, le Cheikh. Il n'y a heureusement pas eu de blessés. La police s'est rendue sur place pour sécuriser le site. Enfin, en sport, cyclisme, la 16 e étape du Tour de France reliera aujourd'hui Moiran en montagne, dans le Jura, à Berne, en Suisse. Un parcours de 209 km. Vous l'aurez remarqué, en vous levant ce matin, le soleil est de retour et ça c'est la bonne nouvelle pour commencer la semaine. Et oui, une belle journée chaude et ensoleillée, le mercure aussi y rentre, entre 22 et 27 degrés. Merci Anne-Lou, on te retrouve à 9h pour le prochain Flash Info. Oui.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 On va s'écouter Amir sur Énergie. Ça, c'est euh, la suite des hits. Je suis toujours là en mode plateforme ce matin. C'est quoi ça? Euh, c'est lundi. Hein. <rire> voilà, là, là, là. Bon, ça va, Maïloïse? Ça va, Kevin? Je suis un peu déçu là, je viens de voir que Leonardo DiCaprio était recasé donc. Euh... Ah d'accord, bref. La mauvaise nouvelle de ta journée. Ouais, avec. Ni... Il est recasé avec qui Avec Nina, je ne sais pas comment, mais c'est un ange de... des Victoria Secret là-dessus. <rire> <toi. rire> tu m'étonnes. <rire> Bravo Leonardo Oh Quoi Et ce matin, t'as vu, j'ai du mal à parler. Mais c'est normal, c'est lundi. Je sais pas pourquoi. Bon. Oh on a Lohan qui est avec nous, qui est toujours à vireton oh, Lohan Oui, je suis là. J'ai oublié. Un a... truc. Lui aussi, il a une petite voix ce matin. Ah, j'ai encore oublié un truc. Attends, attends, voilà. voilà. L'envoyer pas spécial ah, sur C'est pour ça qu'il râlait. Je l'ennuie ah, un petit peu. Ai un petit peu. Bon, Loan, Lohan, Lohan, Lohan, Virton, tu as commencé tes défis, on rappelle hein, aux auditeurs que ce matin, on t'a mis au défi d'aller à Virton, de trouver du thon Ouais, c'est vrai. Moi, c'est bien déjà remplacer la boulangère tout à l'heure, tu vas vendre des petits pains. C'est ça Et puis tu vas faire un défi photo, tu vas remplacer le bourgmestre au balcon de l'hôtel de ville avec son écharpe. Eh ben je... tu sais quoi, j'ai déjà une bonne nouvelle Kevin Ouais, dis-moi J'ai déjà une bonne nouvelle parce que je suis dans un super, euh, super market euh, de virton ouais. tout le monde me regarde un peu bizarrement parce que j'ai effectivement la boîte de thon, je suis dans le rayon ton. Ah, j'ai trouvé <rire> la boîte de thon <rire> Alors c'est du thon albacore, je sais pas ce que ça veut dire albacore, mais c'est du ton. Est-ce que tu peux euh... goûter le ton pour nous dire ce que tu en penses euh, Tu rigoles ou quoi <rire> Non mais attends, Alors, un... ah oui, non, petite transport. boîte de thon <rire> ça à 8h38 <rire> du matin, moi je trouve que ça c'est du vrai <rire> défi on goûte ça. le thon Sincèrement, tu veux que je le goûte Bah oui, bien sûr. Attends, t'es là pour faire tout ce qu'on te demande. Donc oui, goûte le ton. Attends, thon. attends je, te, je te fais écouter quand j'ouvre. Attends, là. écoute. <rire> voilà. Attends, attends. Je goûte, attends. Ah, c'était. Ça, ça goûte plus l'huile que le ton. Ouais, tu m'étonnes. <rire> bon, bah, défi réussi pour le ton. Le ton, c'est d'accord. Ok, on est bon. Parfait. Euh, et, euh, pour le reste, on est où Eh ben pour le reste, j'ai aussi une bonne nouvelle parce que j'ai été trouver la personne qui s'occupe de la commune. Euh, Excusez-moi, nous sommes à la radio c'est possible de parler ce suis... <rire> Non mais j'étais à la commune et donc du coup, le bourgmestre est en vacances. Par contre, j'ai réussi à négocier un rendez-vous dans les alentours de 9h30 avec la personne faisant fonction actuellement. Et apparemment, elle aurait une écharpe des chemines et elle serait d'accord pour faire la photo. Yes. D'accord, donc on est, on est en train. Euh, Est-ce qu'on n'est pas en train de lancer la carrière politique de Lohan Ah, mais écoute, <rire> Lohan, euh, nouvel écheveur, carton. <rire> de la semaine prochaine c'est Lohan, tout ce que vous voulez changer à Viretan vous allez le voir ce sera notre nouveau président à nous ok bah écoute c'est bien ça démarre bien du coup il te restera à remplacer la boulangère et puis on rappelle hein, aux auditeurs si vous avez des idées de défis à faire faire, à réaliser à Lohan, vous les envoyez par SMS 18 ce matin ah. euh, ouais parce que Lohan t'es pas au bout hey. de tes peines hein. on en a un et mais ça... tu sais que chaque fois ouais. les auditeurs en rajoutant au bout des trois Eh ben, tu sais quoi, vu que la photo avec euh, le, la personne faisant fonction à Vireton s'est calée Je vais euh, directement essayer de, de trouver une, une boulangerie donc près de la place Nestorouteur Parce que je vais me, me retrouver là-bas dans, dans 3 minutes Et ouais. vous savez quoi, ben, vu que j'ai pas fait de live vidéo ce matin sur la page Facebook eh ben Je ferai le live spécialement quand je vendrai mes pains au chocolat euh, tout à l'heure <rire> on, est, on est impatients de voir ça Donc euh, foncez <rire> sur le Facebook énergie belgique tout à l'heure Vous verrez euh, Lohan, le boulanger, donc boulanger, bourgmestre, tout ça Il fait un peu tout ce qu'on lui demande Et Loen. aussi. Loen. Ouais, la semaine passée tu m'avais promis un petit déj parce que tu avais raté un défi je l'ai jamais et vu venir c'est vrai ça pas de petit déjeuner qu'est-ce qui se passe c'est vous qui êtes parti plutôt donc finalement prends des pains au chocolat. on en reparlera <rire> tout à l'heure bon Lohan ok continue ça bien va. tes défis on te retrouve tout à l'heure en live sur le Facebook énergie belgique bonne chance tu as donc jusqu'à 10h merci Louis merci Kevin tous les matins pendant les vacances les touristes s'installent sur énergie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 Colreuth, votre garantie des meilleurs prix.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 Oh, my, Euh, ouais, je, je ne ferai pas ça, je vous le promets 8h49, <rire> bienvenue, c'est les touristes sur énergie. On vous réveille tout cet été Pendant que le Réveil du Roi est en mode off Le Réveil du Roi qui reviendra au mois de septembre Du coup nous Eloïse, tu sais ce qu'on fait en septembre on va faire dodo On dégage ah <rire> Exactement Bon, J'ai une étude ce matin euh, Une étude qui a sondé 2000 personnes Au sujet des habitudes des femmes Et euh, le but de l'étude était de savoir à quel âge On doit arrêter euh, de faire quoi Voilà, donc ça c'était un peu le truc Tu vois, vous faites plein de choses euh, Vous faites des piercings, par exemple Vous allez en soirée entre copines euh, Le but mmh. c'est de savoir à quel âge vous arrêtez Mettre... Ah oui d'accord Mais quoi, c'est je trouvais un truc. Oui, mais non, non, je vais te donner des âges et euh, des, des activités. Tu me dis à quel âge tu ah, penses okay. qu'on doit arrêter. Okay, Par okay. exemple, euh, on doit arrêter de faire des selfies à quel âge selon toi euh, Je sais pas. Euh, non, jusqu'à 80 ans. Il y a pas d'âge. Oh, non, il y a pas d'âge. Écoute, selon l'étude, 34 ans on arrête les selfies. 34 ans. Ouais, 34 ans. Bon allez, sera. quoi Après quoi Qu'est-ce qui se passe À 34 ans, on peut faire des selfies. Oh, euh, bien sûr. C'est quoi ce... Non. On va d'accord. chez nous. Alors, euh, <rire> arrêtez d'être bourré en public. À quel âge on arrête ça Je sais pas. Allez, 40. D'après, bah écoute, d'après les. t'es pas loin, parce que d'après les 2000 personnes sondées euh, c'est 38 ans. Alors arrêtez la mini-jupe, ça c'est la grande question. Hein. Mmh. Et le nombre de vieilles qu'on voit en mini-jupe. Mais parfois ah. ils sont bien, hein, franchement. Ouais c'est. Euh, bon. Donc voilà, je sais pas, 40 aussi On est à 39 ans, t'es pas loin, mais plutôt doué hein. Mais pas mal T'étais dans le sondage ou euh... <rire> Alors qu'est-ce qu'on a d'autre On arrête d'aller en festival. Euh, ça je dirais plutôt genre 28. Non. Écoute, non, 32 en fait. Les sondés ont été plus gentils que toi, ils ont dit 45 ans. C'est vrai. Et alors il y a Pourquoi le fameux, fameux jean slim. Ah, à quel mais âge on Je suis arrête pas d'accord, mais moi je pense... Allez, genre même 45 ans. 50 ans. Bon, on est à 47 ans. Encore une fois, t'es pas ah, très loin. Ah, mais tu vois. T'es pas très loin. Les habitudes, c'est l'a dit, finalement, on fait ce qu'on veut quand on veut, hein. Mais bien sûr. C'est quoi ces sondages, là? Il, faut, il suffit juste de sentir bien. Écoute, j'étais au milieu de plein de sondages, je sais même pas, j'en ai tellement ce matin que je savais pas lequel vous prendre. Encore un. Encore un. Allez, écoute, attends. Non, j'en ai, je te lis juste les titres, euh, juste, juste parce que c'est trop bizarre. Comme par exemple, celui-ci. Une étude dit que lire un livre avec une saucisse sur la couverture rend sexy et intelligent. Ah ouais. Avec tu... une saucisse. Euh, bah oui, c'est pas moi qui l'ai invité. Mais tu euh, faut fous plein de gras sur tes pas Pas non une saucisse sur la couverture c'est une photo de saucisse ah oh là là. Alors les femmes riches sont plus épanouies sexuellement euh... ça va toi l'argent C'est quoi cette question Oh mais je suis comme ça Je sais pas on paye pas beaucoup moi ici Alors qu'est-ce que j'ai Les chats ne nous aiment pas C'est une étude qui le dit aussi Non, non, j'en ai plein, mais écoute, je vais en réunir pour tout à l'heure, on va en reparler tout à l'heure Ça va, d'accord euh, On va se refaire des études à Lacan euh, d'ici tout à l'heure, le temps <rire> de s'écouter Justin Timberlake sur énergie Il est 8h52, bienvenue tout le monde Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. As the day take me back.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 Shoot for you de la Vegas sur Energie 8h57, c'est l'horoscope pour aujourd'hui, ce lundi 18 juillet. Ouais. Et on commence avec les béliers au travail, vous êtes déconcentrés aujourd'hui, taureau quelques problèmes de couple sont à craindre, arrête avec les animaux maintenant. C'est quoi ce truc C'est une truie une tru Il n'y a pas de truie dans l'horoscope non, <rire> non mais tu as parlé de déconcentration alors j'essaye. <rire> J'ai eu un climat passionné attise vos sens en ce début de semaine, cancer, la période s'annonce plutôt favorable sur le plan financier. Ok. Lyons les relations avec vos collègues on vous donne de matière à réflexion. Les vierges, profitez du présent et des plaisirs qui sont à votre portée. Balance, êtes-vous bien certain que c'est d'une vie amoureuse équilibrée dont vous avez besoin Scorpion, il y a pas mal de ragots qui circulent autour de vous. Sagittaire, si vous êtes célibataire, vous avez toutes vos chances de rencontrer l'amour aujourd'hui. Capricorne de notre activité de votre activité vous préoccupe et prend toute votre énergie aujourd'hui. verso des questions liées au travail vous font perdre beaucoup de temps. Et puis pour les poissons, il est temps de prévoir une petite sortie en amoureux et de raviver la flamme. Pour raviver la flamme. Non mais c'est bien parce que Ça a pas fonctionné. malgré tout ce que j'ai fait pour te déconcentrer, t'arrives quand même au bout de l'horoscope, je suis fier de toi. C'est pas mal, hein Plutôt pas mal. <rire> Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. Quand en ville le grain se lève, vent de nerfs agité.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 Une planche de salut, point du métro de son ras les yeux rivés sur le rivage. J'oubliais ton lointain visage. Je des larmes qui ne coupent pas et moins de peine en 4 par 3. Un bonheur simple, mais à mon goût, c'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de boule dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont Sens qu'une fois qu'on les perd, ces petites choses qui n'ont au clair De sens qu'une fois qu'on les perd, que naît une planche de salut, dans du métro de son, raffle les yeux rivés. Sur le rivage, j'oublie ton lointain visage, que nais Une planche de salut, dans du métro de son, raffle les yeux rivés. Sur le rivage, oublie ton lointain visage oh. Jealous, oh. une planche de salut pour chevaucher mon vagabond. Bel océan brise t'allume pour sécher le sel de mes larmes. Que neige une planche de salut loin du métro de son rafut les yeux rivés sur le rivage. J'oubliais ton lointain visage que n'est Planche de salut, loin du métro, de son fut les yeux rivés sur le rivage, j'oublie ton lointain visage, qu'une neige, une planche de salut, loin du métro, de son refuge, les yeux rivés sur le rivage, j'oublie ton lointain visage.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 Number one. coucou tout le monde il est 9h j'avais envie de laisser annoncer l'heure à boss' je te sens pas comme ça non elle fait tout comme une grande LRG. mais oui c'était parfait bon les infos avec anne-laurence dehors à 9h bonjour anne-laurence Bonjour, Kevin. Bonjour à tous. En France, le bilan de 84 morts, dont 10 mineurs, pourrait encore s'alourdir après la terrible attaque de Nice jeudi dernier. Le pronostic vital de 18 blessés est toujours engagé. Au total, 85 personnes restent hospitalisées. Du côté de l'enquête, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a déclaré que pour l'instant, les liens ne sont pas établis par l'enquête entre le tueur de Nice, Mohamed Lawayesh Boulel, et le groupe djihadiste État islamique qui a revendiqué l'attaque. Il ajoute qu'on ne peut pas exclure qu'un individu déséquilibré et très violent ait été à un moment donné dans une radicalisation rapide avant de commettre ce crime épouvantable. Et puis cette personne se trouve actuellement en garde à vue du côté de l'enquête. Aux états unis l'homme qui a tué trois policiers à bâton rouge et en a blessé trois autres a été identifié comme étant un jeune noir de 29 ans. Il a été abattu par la police. On ignore encore quelles étaient ses motivations dans un communiqué diffusé par la Maison-Blanche. Le président Obama a dénoncé un acte de lâche. En Turquie, la tentative avortée de coup d'État a fait au moins 299 morts, selon un nouveau bilan du ministre turc des Affaires étrangères. 1400 autres personnes ont été blessées. Le régime turc a réagi avec force à cette tentative de coup d'État, en multipliant les coups de filet dans les rangs de l'armée et de la justice. Le nombre d'arrestations a grimpé à 6000. Et puis hier, le président turc, Erdogan, a évoqué un possible rétablissement en Turquie de la peine capitale officiellement abolie en 2004. Un rétablissement de la peine de mort en Turquie serait évidemment contraire aux critères d'adhésion d'Ankara à l'Union européenne. Enfin, on termine avec du sport et du cyclisme. La 16e étape du Tour de France reliera aujourd'hui Moiran en montagne dans le Jura à Berne en Suisse. Un parcours de 209 km. Et on redémarre la semaine sous le soleil. Sous le soleil. Et oui, une belle journée estivale nous attend, du soleil, de la chaleur jusqu'à 27 degrés. C'est bien, c'est bien. <rire> Moi, je vous promets dans une heure, je me mets en bikini. Okay. Ah oui. Ouais, je vais le faire. On a trop hâte.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 Attends, ah oui, ah ouais, ça prolonge le week-end. Et ça, dommage qu'on n'a pas le mec de la foire, c'est celui qui fait le voir. Mais bon, est tout, bienvenue tout le monde. Elle <rire> La floche attrapé, un tour gratuit. Oh les jeunesses! Attention, <rire> les filles, encore de la place pour le prochain. C'est parti. Moi, ouais, ça, ça me met, euh, mm -hmm. tu vois, que quoi Ça me donne envie. Euh, de... Ça me donne envie. Je ne sais tôt. même pas comment. un peu. Je, comme ça. Non mais je ne sais pas. J'ai deux filles avec moi. Vous allez m'apprendre. Mais t'as du rythme, toi, en fait Parce que j'arrive pas à... J'ai l'impression euh... que tu t es à chaque fois à côté. Non, moi je. Attends, Attends j'essaie de l'écouter, on va le y me mettre plus rythme. fort. Oui, non, c'est compliqué. C'est n'importe quoi. Oh, là, voilà, Kevin. Est-ce euh... qu'on peut me trouver une prof de danse Si vous êtes prof de danse, <rire> si vous écoutez Énergie 30-18, s'il vous plaît, il me faut de l'aide. <rire> il me faut de l'aide. vous promets que si je trouve une prof de danse, je fais même une vidéo avec elle où elle m'apprend la connaissance. C'est très sympa, d'ailleurs. faudrait le faire. Ouais, c'est ça. Euh, on va le faire. Je <rire> te prendre 30-18 si vous voulez voler à mon secours et euh, faire du YMC avec moi. Bon, on a Lohan qui est avec nous ce matin. Lohan est avec. Birton, l'OM, tu réalises des défis aujourd'hui. Et, euh, c'était plutôt bien parti tout à l'heure. Est-ce que ça a continué à évoluer? Eh ben, écoute, oui, je suis derrière le comptoir de la boulangerie euh, Bitten qui se trouve à quelques mètres de la place nestor router à Birton. Ah, d'accord. Tu étais vraiment derrière le comptoir. Là, on t'entend comme si t'étais derrière même une autre planète, C'est Oui. Je suis derrière le comptoir et il y a énergie à fond, ce qui est quand même plutôt pas mal quand je suis rentré dans la boulangerie. Super. ok, Et donc, tu vas vendre du pain. C'est ton défi du jour. Tu dois être, toi, le boulanger. Est-ce que tu as le costume du boulanger? Est-ce qu'on t'a mis, je sais pas, le tablier, euh... Pas du tout. Non. Ah. Bon. C'est dommage. C'est pas possible. Non, c'est pas encore gérable de faire bah ça. Bah écoute, euh, je peux peut-être prendre. Je peux prendre votre tablier, Yvette. Bon, parfait. Michel. Bonjour yvette, yvette, yvette, yvette. yvette. On dit bonjour <rire> voilà. Yvette. C'est comment le nom de la boulangerie là-bas? C'est comment là, le nom de la boulangerie, Yvette Boulangerie Bitten de Voilà Ah bah voilà, on leur fait des bisous comme ça <rire> bah, Bisous y voilà, Yvette le tablier, le, le tablier est mis Et il y a justement des clients qui rentrent Donc je peux peut-être faire mon défi en direct Allez, vas-y, vas-y, vas-y On veut t'entendre bon, vendre bah, le pain Bon gros. bah, bon bah pa parfait Dis-moi, c'est comment ton prénom Océane Océane, Océan, on est en direct sur Énergie Je dois prendre les commandes Je fais euh, le boulanger aujourd'hui Il te faut quoi Alors, un pain au chocolat Un donut et un pain blanc Ah oui, ok Tu veux pas que je rajoute un sandwich, non <rire> Tu le dit, pain alors, chacune de notes. Déjeuner bien je... équilibré. Voilà, je, je prends le petit sachet. Hop, voilà, je le fais. Va couper le, le pain, tu vas bien rigoler, tiens. Nickel, voilà, parfait, nickel. Tu veux dire deux notes aussi. Ah, je dois avoir les doigts tout collants en plus. Euh... Mm. C'est lequel que tu veux, le rouge, le blanc qu'il s'est les mains. Le, cher, euh... <rire> le rouge. Le rouge. Bon, ben parfait. Alors, attention, je le prends. Tu comprends que je le prends. Hein. Enfin, le donut, notes, là. Voilà. <rire> en fait on va assister à toute la commande, hein, oui, alors... Moi voilà, j'y vais, j'en viens tout mettre. à l'heure. Et tu l'as dit un pain blanc, c'est ça Alors le pain blanc, euh, c'est lequel il y va être le pain blanc il y a quoi Grand carré Grand carré, Grand long, grand long. Euh, gro... Tu préfères quoi ben, euh... Je crois que ça y est, hier, on l'a perdu le est vraiment long. devenu vendeur, hein ah, okay. le ah, est vraiment bah, devenu voilà, est boulanger. Il fait ça pas mal, c'est Est-ce qu'on peut peut-être se réécouter le, le bruit de la machine Yvette si ça vous dérange pas Parfait. Je, je vous prends, et ne mets pas tes doigts dedans C'est bon, c'est comme ça Yvette bon, bon, voilà. Euh, et alors, du coup j'appuie sur le bouton vérifie, c'est ça. Alors attention, j'appuie sur start, le pain va être coupé. Voilà. <rire> On dirait un tracteur. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que Loane, c'est le mec qui découvre la machine à pain en allant <rire> chez le boulanger ah, aujourd'hui ah. eh, franchement ça a l'air bien ça, c'est top Bon mais euh, il a trouvé son nouveau métier. Bon, Lohan, c'est d'accord. réussi ah, pour le, le deuxième exactement. défi C'est pas mal. On a deux défis, on a le ton merci. tout à l'heure. Lohan a fait le boulanger, il va te rester. Allez remplacer le bourgmestre et euh, te mettre au balcon de l'hôtel de ville de Tournai avec ton écharpe euh, de bourgmestre. Eh ben franchement écoute, euh, ce, sera, euh, ce sera certainement fait. Je vais vraiment faire un grand merci à la boulangerie Bitten qui m'ont accueilli avec énergie à fond. A ah, Yves aussi la vendeuse, franchement. Euh, Si, euh, si vous voulez une boulangerie, je de la place Nestor au C'est ici qui peut venir. Eh bah, ça marche, Van On te retrouve tout voilà, à l'heure pour bien. la suite de défis. Bis, bis. Merci beaucoup. Tous les matins. Pendant les vacances, les touristes s'installent sur Illergie. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient. Une vie illusoire.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 18 On est là tout cet été Pendant que le Réveil du White On offre tour d'Olivier et de toute son équipe ça sera à partir du mois de septembre sur énergie On va s'écouter Boosty Ça c'est pour la suite Et ce matin on vous l'offre Bah vas-y Croque carrément à l'antenne Oh là ah, là, là. un drôle de bruit et de franchement c'est bien garde. compliqué hein. Voilà, donc bon, bon, moi je suis de faire une émission de radio Mais ça va, sinon ce matin, Pendant qu'Héloïse est en train de manger C'est quoi que tu manges C'est un truc trop bon que du Nutella Tu, ah vois, tu mets des ouais, petites C'est euh, quoi, mange pas tout, garde-moi ça, euh, un ouais. ou deux euh, Ce sera pour te faire euh, pardonner Alors, euh, on vous offre la trottinette électrique Toute cette semaine, une trottinette qu'on va vous filer euh, Vendredi et tous les jours on va sélectionner Un finaliste hein, qui aura une chance de repartir Avec la trottinette électrique ce vendredi C'est la SXTH H800 Ça veut dire quelque chose pour toi ça Héloïse Non mais bon, elle a quand même une valeur de 900 euros, c'est pas mal. Mal, Alors, j'aime bien parce que on nous a donné toute la description. <rire> Évidemment, c'est du transport écologique. Euh, elle, elle, nous fait gagner du temps euh, en transport urbain. Oui, et elle va jusqu'à 32 km/h, c'est pas mal. Wow, ouais, et puis, Monsieur, une autonomie de 28 km. est eh carrément. Eh mais oui. 28 km, ça veut dire euh, bah bref, ouais. Bah si, c'est pas mal. Ouais, non, mais c'est bien parce que ça veut dire, tu vois, tu peux. Je me demande, je sais pas quel poids elle fait. On va la tester. On nous a dit qu'on allait pouvoir la tester. On va aller la tester. Yeah. tu moi, je me dis, tu vois, quand tu fais euh, le bus et le train, ben, tu peux peut-être la prendre pour aller entre les deux. Bien sûr. Et puis tu vas rejoindre ton lieu de travail euh, et, et c'est super pratique. Euh, c'est une trottinette donc pour adultes, hein, on, on insiste quand même là-dessus. Et euh, on peut choisir d'être assis. Ou debout, debout. Donc on peut s'asseoir quand même. Mais tu sais Kevin, parce que toi tu dis oui, 28 km c'est pas beaucoup, mais il y, y a que toi qui fait beaucoup de kilomètres le matin. Ouais, d'accord. Enfin, que vrai. toi, non, c'est pas ça, vrai. Mais toi tu viens de pas très très très loin. Bon, Héloïse, <rire> qu'est-ce qu'on fait si on veut gagner cette trottinette Eh <rire> bien c'est simple, on envoie le code énergie au 78 C'est mignon. hein C'est beau. Jolie petite voix. Alors euh, Héloïse, je voulais te demander tiens, toi t'aimes bien les chats J'adore les chats. Tu aimes bien les chats, d'accord. Première euh, aime les chats, euh, Ado de la rédac, toi les chats. Ouais, j'aime bien les chats. Ouais, t'aimes bien les chats. Ouais, bien les chats bah écoute. Je vais vous donner une nouvelle, selon une étude, les chats ne nous aiment pas. Ah bon Les ah chats ouais. ne nous aiment pas et les chats nous snobent volontairement ah oui, C'est vrai euh, C'est-à-dire que les chats, euh, d'après cette étude, c'est une étude très sérieuse C'est l'université de Tokyo qui a réalisé ça Dans le département sciences euh, Et euh, les chercheurs donc, sont clairement payés à rien foutre hein, vous mm -hmm. ouais, Non, Ils ouais. cherchent quand même des trucs Ouais, ouais c'est intéressant et Il y a 20 chats qui ont servi de cobayes Et, et tous ces chats ont euh, donné des signes euh, d'attention à chaque fois qu'on a essayé de, de leur parler Donc il y avait les oreilles qui bougeaient, les yeux qui se dilataient ouais. Mais aucun de ces 20 chats n'a daigné se retourner Ou prêter la moindre attention Ouais. Donc euh, ils ont fait tout Sauf, sauf, sauf quand ils peu... sortaient la bouffe tu sais, ouais, un peu ça. Comme... Ils, ils aiment bien les humains quand on leur sert les croquettes ouais. Ouais, mais c'est ça mais, euh, Moi c'est un truc que j'ai compris depuis longtemps hein. Par ouais. exemple je me disais le chat est dans mon appart Non non non, je suis dans l'appart de ah, mon oui, chat C'est vrai, c'est Batman ton <rire> chat C'est Batman, <rire> oui, voilà. Batman est installé chez lui et de temps en temps il me tolère <rire> Parfois ça. je peux aller dans mon lit s'il l'a décidé enfin, L'humain voilà, est plutôt toléré dans mon appart Mais c'est vrai quand tu lui mets des croquettes du coup il est content Il s'appelle comment ton chat Batman, on vient de lui dire, oh là là, la fille qui a Chat, mais non, ouais. mais à ah, okay, d'accord Je pensais que c'était une allusion à Batman, mais il ah s'appelait Batman, non, il s'appelle euh, vraiment, vraiment Batman. Et il a même sa page. J'ai <rire> de solides problèmes psychologiques, <rire> euh, c'est connu. Bon, et, et, moi, un truc qui m'énerve avec mon chat, je vais vous confier un truc, chaque fois que je change sa litière, systématiquement, il l'inaugure. Et bien sûr, il va oui, tout ça. Il va tout de suite dedans. <rire> ouais, C'est pas possible voilà. C'est chats. Mais vraiment, hein, donc ici, on le sait maintenant. Les chats vous nient, donc ne parlez plus aux chats ou, ou faites pareil. Mais on va pas se laisser faire comme ça. Hein. Prenez un chien. Les chats vont prendre le contrôle <rire> du monde, quoi. Ouais, vous prenez un chien. Ah, C'est ah, bon une autre solution. Ben, voilà. Et si vous avez un chat, tiens, j'ai envie de connaître aussi les habitudes de vos chats. Les, les trucs que vos chats font Pas comme les autres Moi il a une queue en moins Enfin non il l'a pas encore Mais Alors, tu te rappelles Oui je me rappelle <rire> Le chat d'Héloïse Est complètement con Mais non mais il s'est pris la queue Dans un fil barbelé Et donc on a presque failli Lui couper la queue oh, mais euh... le Mais finalement on lui a pas coupé Donc en fait il a une petite Boursouflure maintenant Mais donc il a un peu La, la queue <rire> qui, qui pend là Tu vois ouais, ouais, Bref Ouais, c'est bien. Mon pauvre Tao. Bon, bah, si oui. vous, aussi, vous avez des histoires avec vos chats ou même, même vos chiens à 30-18, partagerai avec Héloïse. Héloïse nous raconte quand même tous les jours des histoires passionnantes. C'est ça qui est bien le matin. Hein. La vie d'Héloïse. En plusieurs épisodes, ça dure tout l'été. Je vais écrire des livres. Ouais. Bien vite que ça se termine. Hein. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie.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 Energy Party X 2016 En vente sur energie.be Et partout en Belgique Je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant j'ai beau réaliser que nouvelle pièce est cool je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 diplômé indépendant je ramène des copines coquines, mais je fais que non je veux pas être tranquille je mais là j'en tremble Cause I don't wanna feel alone i just want go back home every time i hear that song i feel alone watch these people look so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 I'll be in this bitch till the club close. What should I do? on no force. Now that that shit should begin to love. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Wielkie C'est les touristes sur Énergie. On va s'écouter Bob 5 là. Le bon plan d'Héloïse sur Énergie. Bon, Héloïse, tu nous as préparé du bon plan encore pour bien commencer la semaine. On va parler de nos baskets. Oui, nos baskets blanches en particulier, parce que c'est vrai que c'est dur de les garder blanches. En général, tu fais bon, au moins la première semaine, tu fais attention. La deuxième, il y a quelques tâches qui apparaissent. Et puis après, ça devient de plus en plus compliqué. Il y a toujours ces gros lourds <rire> qui, quand t'arrives avec des baskets blanches, se font ah, ah, ah, ils viennent euh, faire une trace dessus avec leurs pieds. C'est embêtant, hein. C'est vraiment dans oui. oui. Alors mais c'est facile hein, Pour garder ces ba baskets blanches Déjà on les protège On met du euh, de l'imperméabilisant. Um, oui d'accord Ce mot est impossible Vas-y C'est vas -y. imperméabilisant Voilà exactement <rire> Alors ça il faut le faire Avant qu'il y ait des tâches Qui apparaissent Parce que sinon forcément Les tâches qui sont déjà dessus Eh bien vont être encore Plus incrustées qu'avant Donc on le fait ouais. Avant pour les protéger Et comme ça les tâches partiront plus facilement après Sinon autre astuce c'est de les mettre carrément en machine Alors là tu les mets dans un petit sac Ou alors entouré d'un essuie pour pas qu'elles fassent qu'elle fasse bling, bling, bling Dans ta machine Ouais parce que les baskets moi je t'avoue que je n'oserais pas les mettre à la machine Non mais si tu les mets dans un sac en tissu Franchement ça là, ressort ça nickel Et là en plus ce que tu peux faire aussi c'est de mettre une petite goutte d'eau de javel dans ta lessive Et là elles sont elles ressortent Vraiment blanches okay. Alors par contre as des, des tâches un petit peu tenaces Comme par exemple les tâches de gazon Les ouais, taches vertes, ouais, un ouais, petit ouais. peu... Alors là, ce que tu fais, c'est que tu prends un petit peu d'alcool avant, tu frottes avec une petite brosse. D'accord. Euh, ça, c'est pour les taches d'alcool. Et ça marche si je prends euh, du martini ou quoi <rire> Non, on prend plutôt un truc L'alcool pour nettoyer. <rire> voilà, exactement. D'accord. Et puis pour les taches de gras, eh bien là, c'est plus simple, tu prends une cuillère à soupe de cristaux de soude que tu ouais. mélanges avec un petit peu d'eau chaude et tu frottes pas... Enfin, pareil que pour le gazon, tu frottes euh, sur la tache et ça partira aussi facilement. Et les cristaux de soude, on peut acheter ça où on veut Oui, ou... en supermarché ou dans les... Un euh, peu genre dans les, dans les deals et tout ça. Là, ah d'accord. Superé, tu On tu peut trouver ça facilement. Ça facilement. Euh, sinon, tour de magie qui est sympa aussi, c'est le dentifrice blanc aussi. Okay. Donc là, tu prends ta basket, tu frottes avec une brosse à dents, une vieille brosse à dents bien sûr, pas celle de, pas celle de ta ouais, copine Elle n'est Pas la même de que pour copain. se brosser les dents. <rire> sinon, c'est un peu embêtant. Okay. Donc, oui, tu frottes sur les taches. Ah, et dents, moi, quoi. ce que je fais, c'est que je les passe en machine directement après, et euh, ça ressort. Franchement tout blanc et je vous promets que ça marche. Tout blanc tout nickel. Bah voilà, un bon plan pour euh, retrouver ces baskets euh, toutes nickels. C'était le bon plan des lots. On lots. Retrouve demain pour un, un nouveau bon plan. De demain on se ferait bien un petit truc. Euh, ouais je sais plus parler non plus, ça va, ça va, on, on est tous les deux dans la même galère aujourd'hui. Imperméabilisant <rire> pour De... moi et bon plan pour toi. Demain je veux un truc qui se mange. Un truc qui se mange. Oui, un truc qui se mange. Et je ne sais pas pourquoi il y a du vent dans ton micro. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est la tornade ici. C'est si. peut-être qu'il y a un avion quelque part, je ne sais pas. Bon allez, prochain bon plan demain avec Eloïse. Merci Hello. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes s'installent sur Énergie. <rire> Rihanna sur énergie 9h40 c'est l'heure d'aller retrouver Lohan l'envoyé pas spécial sur énergie Lohan notre envoyé pas spécial il fait le tour de toutes les villes belges durant cet été on l'envoie près de chez vous et aujourd'hui il est jusqu à jusqu'à 10h c'est euh, le timing qui lui reste pour euh, réaliser les défis du jour tout à l'heure donc on a eu le temps ça s'est fait on a eu aussi euh, vendre dans une boulangerie ça s'est fait aussi Lohan euh, là tu devais te rendre du côté de l'hôtel de ville pour aller euh, rencontrer euh, le maire enfin euh, le, le maire le bourgmestre Ouais. Et euh, euh... tu avais trouvé une solution Pour euh, prendre l'écharpe du bourgmestre <rire> et, euh, et nous faire un petit coucou au balcon Où est-ce que ça en est et, et là du coup c'est pas ma faute Parce que je me trouve effectivement juste en face de la commune Et euh, la personne faisant fonction Comme on m'a dit là-bas euh, Qui remplace le, le maire qui est en vacances du coup, Le euh, bourgmestre mais pourquoi France, on dit le maire tous les deux Je sais pas pourquoi Non, non, Moi je pensais que c'était français Par contre il est bien marqué sur la plaque Devant son bureau maire hein. Ah d'accord, donc on dit le ah, maire oui, aussi. Et y effectivement, <rire> euh, faisant fonction, ça veut dire que le bourgmestre est en vacances. Ben oui, c'est ça. Et donc du coup, la personne devait arriver à 30, et là il est 39, malheureusement, il y a toujours... Personne. Mais il y a peut-être euh... des, y peut des bouchons, il va arriver, il ouais, termine son ouais, pain ouais. en chocolat. Lohan, ouais, tu sais, mais... ça veut dire Ça veut dire qu'il ouais. te reste précisément 10 minutes, sinon on va devoir t'imposer un nouveau gage. Ah. En fait, tu sais quoi, un petit peu avant, avant 10h, si la personne est là, on fait ça et si jamais bah, tu me mettras un défi pour demain hein, que ça marche marche. <rire> écoute, on va te laisser dans ta petite attente, hein, on va te laisser dans ouais. ta popote. Il te reste 10 minutes, donc je te mets pas la pression, mais le gage n'est pas très loin. On est en train d'y réfléchir avec Eloïse. Et... M Madame la bourbestre, si vous écoutez énergie dans la voiture, accélérez un petit peu. <rire> Madame les chines. Ouais, oui, Madame pas Chine. euh... Oh j'y comprends plus rien. <rire> voilà, on te retrouve tout à l'heure et on verra où ça en est. Je te souhaite bonne chance, on croise les doigts pour toi, Je le dis au pire si tu bon, rates, ben, moi je serais content. Le gars, ça ne me <rire> pas du tout. Eh, vous êtes des sadiques les amis. Ouais, on aime bien ça, on aime bien ça. À tout à l'heure Lon. Salut ciao. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage.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 the Ewa,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 Down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride une à Jennifer Lopez ça c'est euh, la suite des hits sur énergie Eloïse, on va aller retrouver Lohan, moi je sens bien c'est vrai je sens bien qu'on va lui faire faire un gage à notre Lohan. oui et on a pourquoi. bien réfléchi hein. on l'a eu il y a 10 minutes au téléphone Lohan qui est donc à Virton ce matin et Lohan qui était un peu mal en poids parce que la fin de son défi euh, ça le faisait pas alors je vous rappelle que la dernière partie du défi de Lohan, il doit aller à l'hôtel de ville prendre euh, le l'écharpe le, l'écharpe voilà, du, du bourgmestre oui, et aller sur le balcon faire des signes faire la princesse <rire> <rire> euh, J'imagine bien Lohan faire ça. Bon on va aller le retrouver Lohan. L'envoyer pas spécial sur énergie. Lohan est-ce que tu es à l'hôtel de ville Aïe aïe aïe Il a l'air content <rire> Ou alors ouais, <non>, il fait <rire> trop le malin Non je suis content parce que le défi il est réalisé, elle est arrivée quelques minutes après. Oh là, plus... là, tu as l'écharpe Tu l'as sur toi <rire> je... Eh ben j'ai l'écharpe J'ai l'écharpe. Ah, je vous présente tada, Monsieur Lohan, nouveau bourgmestre de Virton. <rire> Intronisé spécialement sur énergie par les touristes. Ça y est, Il est on va installer Lohan, tu vas pouvoir faire passer des lois. Tu vas Et pouvoir euh, ouais. obliger euh, les, euh, les auditeurs. Euh, Il faut obliger l'installation d'un Burger King à, à Virton. Je vais me mettre une loi, c'est que toutes les boulangeries, tous les cafés doivent écouter énergie. C'est une bonne idée. C'est ah une idée voilà. comme une autre. Et bien, Mais du coup je suis euh, déçu. Du... Mais ouais. attends, Lohan, t'as fait ta petite princesse là au balcon? Eh ben, j'ai fait ma princesse et j'ai même fait la photo avec Bernadette Troiseux qui est la première échevine, bourgmestre faisant fonction parce que le bourgmestre principal était en vacances. D'accord. Du coup, j'ai vraiment, euh, les, les, j'ai fait ma petite échepine. Voilà. Euh, saluons <rire> Bernadette, du coup, hein, et merci ben beaucoup. Ouais, non, non, ça est, ça tu, tu, tu as fait des photos? J'ai fait des photos et, euh, et je suis en train de, de les mettre là pour le moment sur la page Facebook Énergie en Belgique. Dans quoi dans, dans deux minutes, c'est posté. Bon, bah, euh, Lohan, du coup, défi réalisé Wouhou C'est bon ça Eh bien joué, premier défi de la semaine, c'était pas gagné d'avance. On n'y a y pas, pas cru, hein. On n'y a pas cru, eh, Kevin. Vas-y, eh, si, remets-moi un peu de son là. Tu refais du Pour le nouveau bourgmestre <tentéris> de Virton, Lohan. <tentéris> <rire> J'adore et je me sens plus. Et franchement, pour un mec qui a pas fait d'études. <rire> oui, c'est vrai que. Euh, non, mais si t'étais vraiment bourgmestre, je t'avoue que je serais pas, euh, un, un tout petit peu inquiet. Okay. Bon, et Lohan, demain ça. tu repars pour de nouveaux défis. Demain tu seras oui. à Mons, hein. Demain, Mons euh... Donc c'est une ville où il y a ça. beaucoup, beaucoup de monde qui est branché sur énergie. Je sens qu'on va mais totalement s'amuser. Ouais. Et juste, Lohan, pour rectifier ouais. un oui, truc, bon. on n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être échevin ou bourgmestre. Hein ah bon, c'est vrai Bah non, tout le monde peut, hein. Ouais, mais si on est teubé, ça c'est un peu compliqué, non euh... Bah non, si t'es bon et que t'as la chatte, y si de des bonnes dire, idées Il nous dit donc que les gens qui n'ont pas de diplôme sont des teubés <rire> sympa, alors ouais, ouais. <rire> ça, ça, Sachant que nous, que nous en radio, on, on a quasiment aucun <rire> diplôme Mais ouais, c'est ouais, pas grave C'est pour, pour ça que je peux <rire> me permettre de le dire Je me permets de le dire <rire> Bon, ok, Lohan, demain, rendez-vous à Mons. Alors, on va parler à tous les Montois qui écoutent énergie Demain, on a besoin de vous Et surtout, Lohan va avoir besoin de vous Puisqu'on va lui lancer de nouveaux défis Et tu seras tout simplement à la grand place de Mons, C'est à 8h. Grand place à 8h, et vous savez quoi Allez, pour les 3 premiers qui m'attendent à 8h précise, si vous êtes les trois premiers à être là, je vous file du cadeau énergie avec serviette de plage, avec les raquettes pour faire. C'est comment du ping-pong Non, c'est pas, ping pas, pas du ping-pong, ping oh, c'est pour là faire là. du tennis de plage, quoi, simplement. Voilà. Ouais, bah, tu peux faire du ping-pong si tu veux ça. avec, tu auras juste l'air con. <rire> c'est pas grave. Venez, venez, venez, venez. Bon, Loan, on te retrouve demain. Euh, défi réussi, bravo à toi, on te retrouve demain. Amorce, grand place, euh, bah écoute, à demain. Eh ben gros bisous à demain Bye hey, bisous Ciao Lohan gros bisous Eh hey, j'y croyais Salut. pas J'y croyais pas mais il a réussi le défi. Euh, ben, Eloise, je vais te faire des gros bisous, on se retrouve demain aussi. Combien de bisous tu me fais ouais, ouais je t'en fais un... Mmh. Non, deux ou trois. Non, oh, c'est pas beaucoup ah, ça. Ouais, ouais, ouais, ouais c est c est Moi aussi je te fais un gros bisou T'emballe pas non plus. T'emballe pas non plus. <rire> J'ai pas dit que j'allais te pêcher avant la fin de l'été. <rire> Par contre Tanguy peut-être qu'il va me faire plus de bisous. Ah, ah, c'est chaud entre vous, mais je sais pas, j'ose pas trop m a... M a... Tu vas venir entre vous ah, deux, mais gaffe je suis un peu jaloux. Ah ouais Ouais, ça pourrait mal se passer. Non, c'est chaud entre vous deux. Et avec Loane, en plus, ça fait un petit trio comme ça, je sais pas Matin, on est un peu euh, comment on dit, on est un peu euh, du duo de l'amour. Euh... Ah, je crois que tu allais dire autre chose. Je crois que non, non. <rire> non, je vais pas le dire à Antoine. Non, non, non, mais bah, bah, attends, j'ai justement une musique. Regarde, c'est la musique que je mets quand je croise Héloïse euh, et que j'ai envie de lui parler. Ah ouais. Alors Héloïse. je sens le truc là, il se passe quelque chose. Passe à plusieurs petit... heures tu racontes pas. Héloïse, elle a un petit peu les yeux qui brillent. là. ah ouais. <rire> Je sens qu'il va se passer quelque et chose. Qui, non, avant il, la a... il a. Pas non, chose qui non, brille, mais, pas que ça, ça brille pas. <rire> non, ça brille pas. <rire> ça brille pas. On en mais parlera y demain. De ah, c'est dur. <rire> oh, c'est dur, c'est quoi? Ah non, c'est ton non, GSM. Excuse-moi, c'est ton GSM. Désolé. T'as aussi <rire> entendu ce bruit sous la table. Oui, ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas moi. Bon, Tanguy qui débarque pour la suite. Euh, plus de 40 minutes de lit à la suite. Ouais. Je te laisse les commandes. Je te les auditeurs. Ah, parfait. Bye bye tout le monde. À demain. À demain. Bisous. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. In On va bien commencer la semaine avec David Guetta, Zara Larson et puis Sam Smith dans un instant. Il est 10h.